Salut tout le monde, bienvenue dans hors jeu hors jeu c'est quoi? C'est un podcast euh, sur la thématique du hockey. Je vais gagner votre animateur. Je suis accompagné ce soir, aujourd'hui, ce matin, euh, cet après-midi, peu importe le moment où est-ce que vous écoutez ça, euh, de mon comparse de toujours, Jerry Godmou. Et hey, salut. Et de, euh, on a aussi Yann Dupuis qui est avec nous. Yes, les boys. En forme, les gars? Yes. Plus en forme que le Canadien? Euh, bah bien, ouais, ça, c'est pas tough, là. Le Canadien de Montréal, nous sommes le 17 février 2016 et pratiquement éliminés de la course aux séries. Affrontement contre l'Avalanche Colorado qui va se passer en parallèle de notre enregistrement. Donc, on vous donnera le score, même si ça ne donne pas grand-chose. Et surtout, on va vous dire qu'est-ce qu'il y en a pour la position, pour les chances d'avoir accès aux séries d'après-saison. Le Canadien de Montréal, en ce moment, a 8,4% des chances de faire des séries. Bon, on appelle plus ça. On appelle ça de la malchance, rendu -là aussi. Ouais, faudrait vraiment un accident de parcours pour être capable de se rendre jusqu'au playoff. Et j'étais vraiment content hier parce que euh, Buffalo et Ottawa euh, s'affrontaient, puis ça s'est terminé en tir de barrage. Fait que les deux ont ramassé des points. Yes. Ouais, c'est parce qu'il faut que Buffalo gagne des points aussi. Hein. Ouais, ben tu sais, Ottawa aussi parce que là, ils se remontent à égalité avec les Canadiens en termes de, de points. Euh, fait que, que les deux équipes avancent un point. C'était c'était très cool pour les Canadiens de Montréal. Tu l'avais demandé en plus. Je l'avais demandé, c'est ça qui est, c'est ça qui est cool Tu as T'as demandé ça où? Euh, à Noël, c'est quoi? Ah euh, ben au père Noël là, j'ai fait un vœu là, puis euh, ça a été exaucé là. as <rire> lancé ça dans l'univers ce matin. <rire> Ces réseaux sociaux, ai dit ça que ça serait cool. Voilà. Pis, euh, plein, plein, plein de sujets. En tout cas, moi de mon bar, je suppose que vous autres aussi vous en avez plein. Puis euh, je vous laisse partir. Euh, mettons Yann, décolle nous ça là avec un, avec un premier sujet pour la discussion. Ah ouais bien crime, euh, je vois que le sujet du jour qui a fait euh, un tollé sur euh, les réseaux sociaux, surtout sur la page de JB. Euh... Suivez-moi, JB gagné sur Facebook, vous voulez jaser dans hockey. Si vous n'êtes pas susceptible, on, on va jaser, même si on n'a pas le même euh, opinion. Là. Mais si vous êtes susceptible, si vous prenez une nerf, que vous êtes euh, tanant, ben je vais vous kicker out ou vous allez partir par vous autres même en te pensant que je suis un tatan. Mais ah. bon, la vie étant ainsi faite, venez jaser. Ben oui, pis crime, c'est important de dire qu'on fait juste s'amuser, là, quand qu'on lâche des, des sujets comme ça, pis on dit des niaiseries, euh, quand le monde embarque, c'est le fun, mais quand le monde, des fois, souhaite te prenne au sérieux, ou que finalement, quand ils s'engueillent il avec trop, toi. ouais oh, Oui, c'est ça! Mais, euh, en tout cas, moi, j'aime bien ça, comme foutre la marde d'habitude, là, fait que... <rire> J'ai un troll! Tout le temps, OK! <rire> J'écris tout le temps des niaiseries, pis des fois, je le faisais avant ce site de RDS, pis... C'était juste, tu marques une phrase qui fait euh, qui touche, mettons, une corde sensible, là, ça part. Là, t'es comme ah ouais, mais de oui. ton travail. Mais <rire> une corde sensible, on parle de hockey, là. hockey. Mais mais oui, mais Je sais, mais il y en a que c'est tellement émotif. Puis, c'est le premier sujet dont on va parler. Euh, L'émotivité de, de notre ami Ron, qui a proposé hier de faire une transaction un pour un sous ben et Stamkos. Je, moi, moi j'en parlerai pas tout de suite de ce que de ce Ce que je pense, mais euh, je vais laisser JB en parlant en premier parce que c'est lui qui a lancé le sujet. Euh, Ces réseaux sociaux, euh. oui. Oui, exactement. Euh, euh, ben, en fait, moi, ce que j'écrivais, c'est Piqué Souven, quatrième meilleur pointeur euh, de, euh, des défenseurs de la Ligue nationale, euh, Stemcos, 41e chez les attaquants. Euh, aussi, on parle de contrat. Il y a quelqu'un qui, qui a rajouté ça sur mon film, C'est c'était très brillant. Souven est signé pour 9 ans. Stamkos, il est signé jusqu'à la fin de l'année. Fait si tu l'échanges, ça ne veut pas dire qu'il va rester avec le Canadien de Montréal. Oui, mais. Pour euh, juste mettre une petite parenthèse là, là. je sais que euh, c'était Ron Fournier qui avait posé la question, puis il avait dit, mettons-le que c'est pour acquis que Steven Stemco signe à Montréal. ok Parce que sinon, c'est juste qu'à me poser la question, je... <rire> la <rire> ben, réponse en fait. est dans la question. Et euh, dernier point, moi, que je trouve crucial, c'est qu'on bâtit les équipes euh, gagnantes par la défensive et non pas par l'attaque, checker Oilers. Ils ont de la misère à faire avec leur tankage parce qu'ils ont ramassé juste des attaquants, ils n'ont pas de défenseurs. Et pourquoi combat-tu par les défenseurs, c'est que tu en as Ying 6, et les gars, ils passent euh, les bons joueurs plus de 30 minutes par game sur la glace, tandis qu'un attaquant va passer environ 20 minutes, les, les top, top, top. Ce qui veut dire que dans un match, la moitié du temps, tu as ton meilleur élément si c'est un défenseur, puis si c'est un attaquant, tu as un meilleur élément, tu l'as un tiers du temps mathématiques de base, je préfère avoir 30 minutes de jeu que 20 minutes. Puis aussi, petite parenthèse pour euh, renchérir sur ce point-là, euh, c'est qu'un défenseur comme Piqué Souben, c'est pas... Euh, mettons tu échanges un défenseur qui est super défensif, il va t'amener une, une espèce de petite vision euh, défensive que des fois, tu peux pas te passer que tu as vraiment besoin, mais dans le cas d'un gars comme Souben, c'est qu'il t'apporte plus sur l'aspect offensif oui il va juste sur le, le piqué sans faire de jeu de mots mais euh, il va être beaucoup plus utile pour les relances surtout les sorties de zone puis le power play aussi donc c'est vraiment c'est un corps arrière moi je, moi je considère comme un corps arrière en réalité parce qu'il peut travailler partout puis aider partout en même temps fait que de là l'importance d'avoir un défenseur comme Souben moral, parce que tu juste lui finalement qui peut faire ça tu t'en oui. si débarrasses mais euh, t'es es fait un petit peu là c'est quoi la relève à ce poste là c'est certainement pas beau lieu c'est clairement pas Petrie non plus. Non, non, euh, non. Fait que, euh, tu sais, c'est trop une pièce primordiale pour euh, le Canadien de Montréal. Et euh, je pense que la meilleure façon d'avoir un centre de premier plan, euh, c'est pas sur le marché des transactions, c'est soit par les UFA, parce que je crois pas beaucoup, ou encore par le repêchage, ce qui serait mon avenue à moi et ce qui est l'avenue des équipes qui sont gagnantes depuis euh, depuis 20 ans. Mais ça, on en parlera plus tard dans le show. Jerry, t'en penses quoi, toi? Uh -huh. Moi, en fait, je suis pas mal d'accord. Euh, moi, vraiment, je garde Subban parce que c'est juste... C'est juste... C'est Subban. Fait que je veux ramener cet argument-là. Euh, Subban, c'est Subban. Non, mais pour vrai, tu euh, you sais, know, je regardais les statistiques, puis euh, Subban a plus de points que Stamkos en ce moment. Ben oui. Fait, fait que j'imagine qu Tu que... <kilheen> sais... En tout uh, cas, c'est sûr que... Le, le gars c'est un scoreur, euh, score de 50 buts. Il l'a fait deux fois dans toute sa carrière. Euh, Je crois pas, genre, à l'échange, puis J'ai l'impression que ça donnerait rien. En même temps, c'est même pas une rumeur. C'est Ron qui genre. Oh, ah ouais, non, c'est ça. Pis, il dit Ah, ce serait cool, tu sais. Mais on s'entend-tu que le berce pour le Canadien, ce serait des de romancer tous les deux. Ben, genre mettons, le signer cet été, tu fais tout ce que tu veux, puis tu. Tu le ramasses, là. Ben oui, puis... Mais là, il faut que tu fasses du ménage un peu, parce que la masse salariale, elle ne marchera pas, là. Ben, il fait du ménage, puis... C'est ça. Nick Kiprias de Sportsnet, qui a lancé ça euh, cette semaine, en disant, euh, s'il y avait une ville canadienne là, à choisir entre Toronto, Montréal et Vancouver, s'il y était Stem Coast, pour lui, ça serait Montréal. Mais est-ce que... Encore là, ce n'est ouais, pas une couleur, Pour là, lui, là, c'est oui. ça. Ah oui, puis ça a fait vraiment encore là... Euh, il y a plusieurs personnes qui ont repris cette nouvelle-là, puis même, je sais pas, des sites peut-être américains qui connaissent pas grand-chose au hockey, ils ont fait planer le doute que c'était une destination que Stamkos voudrait aller, tu sais. Stamkos, ouais. que j'ai jamais parlé de rien, là, pis... Non, mais je pense pas, par exemple, qu'il irait pas rien ça venir à Montréal, d'après moi, hein? Avec son job, euh, Piqué. oui, c'est clair... Euh, il y a beaucoup de rumeurs par rapport à Toronto parce qu'il vient de là. C'est Toronto, Montréal, c'est pas super loin. C'est un peu la même dynamique. Mais est-ce que ce genre de gars-là veut avoir cette pression-là Tu penses-tu vraiment là, les gars ils viennent de Toronto là, penses Tu penses-tu qu qu'ils veulent jouer pour les Maple Leafs Surtout il est jeune, là, il a jamais vu de saison victorieuse à l'équipe. <rire> bon, c'est comme la sais temps... là. Souban une le canadien là-bas. Ouais mais en même temps, c'est pas juste ça, Il faut, faut que Stamkos prenne en, en, en compte le facteur que les livres sont en reconstruction. Bah oui, il va fait jouer avec qui, c'est ça hein. Ben, ben. Ça serait, ça serait un sale shortcut de d'aller le ramasser. Non, ça euh... c'est sûr. Bah c'est sûr qu'il va sur le premier trio, tu as un quadri puis tu un Van Dyke à gauche, là. ton premier trio va être quand même assez solide, là. mais tu n'as rien d'autre après. Mais euh, mettons là qu'il dirait là, j'y vais avec la place qui m'offre la... la, la, la le plus de joueurs intéressants avec qui jouer. Là. Moi, je pense que c'est Montréal. Entre, entre Toronto et Montréal. Oui, oui, oui. À travers la Ligue. À travers, à travers... la Ligue? Ben, le... ben, il resterait à <rire> il C'est quand même avec du monde intéressant. Là. Tyler Johnson, ça marche au gaz. puis Kucherov, toute cette gang-là, il y a quand même de la belle relève. Si Drouin pourrait en venir, ça pourrait être ouais. un joueur qui serait okay. intéressant à jouer avec. Là. Il a clairement du talent. Ça, c'est clair clair, clair. joueur. Mais, Mais après moi, Drouin, son destin est relié totalement à Stamkos. Je me dis que s'il n'est pas échangé là, c'est parce que Stamkos, c'est pas clair encore. Puis aussitôt qu'il va être, mettons qu'il signe à la Tampa Bay, je suis quasiment sûr que Drouin s'est échangé tout de suite à vrai. Ben, pensez-vous que Lightning ferait pas ça, le, le signer à long terme? Stamkos, de peur que ça fasse comme Vincent le Cavalier à l'époque. Ils ont été pognés après. Là. Quand ils ont là, signé oui. euh, le Cavalier, là, ils ont eu de la misère. Ben lui, il veut 8 ans, là. Puis tant que ça va être un quoi? Ça va être un 80 millions proche? Ben, il vise le 10. Puis ouais. en même temps, est-ce qu'il génère des performances à la hauteur d'un 10 millions? tu sais? Ben oui, ben oui. Ben, ben non, croyais. il n'est pas un point par match. Hein? Ben non, là, c'est un peu, là. Il n'y a pas un point par match. Il y a 42 non. points à 56 games. Ben, on n'est pas un point par match. 56. Ouais, ça, c'est euh, que... 72 en 82. Après ça, 40 en 37. Après ça, 57 en 48. Après ça, 97 en 82. Après ça, 91 points en 82 games. Après ça, 4 en 82 games. Puis à sa saison recrue, 46 points. Non, ça c'est sûr, ils ont dit pas qu'il est mauvais, sauf que... De... Ouais, mais il y a juste deux saisons qu'il n'a pas fait un point par match. mais c'est deux dernières. Ça va en diminuant. Le ouais là, un peu là c'est pas Scott Gamble là en même temps là <rire> c'est sûr mais moi moi être lui je m'en irais peut-être pas bien juste parce que toutes les jeunes poussent puis c'était l'équipe même si c'est en Stamkos selon moi vont quand même avoir un bon corps offensif là surtout avec les Johnson Palat puis tous les noms qu'on a nommés tantôt euh, Moi, le style de jeu, excuse-moi de t'interrompre encore, le style non, de mais... jeu du Canadien ça ressemble beaucoup à celui du Lightning aussi. Oui, mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, là-bas, tu as, as des jeunes centres qui poussent tellement qu'un moment donné, ils se retrouvent à l'aile sur un deuxième, sur un premier trio. On s'entend qu'il vient à Montréal puis c'est pas vraiment compliqué là. Okay. Ben, c'est Michel Thérien qui coache. Euh... Ouais, ouais, ben, son, son <rire> pour être, suite, ben... Je... Pas ça, on va avoir le problème tout de suite. Ah ouais, j'espère. J'espère, j'espère. Mais tu sais, ouais. je reviens là sur le, sur, sur le salaire, OK? On parle d'un 10 millions, là. Puis je vous dis, est-ce que ce gars-là peut te fournir des performances à la hauteur de 10 millions? Non, Mettons a, deux gars... Il a deux là, de qui va t'offrir des performances à la hauteur de 10 millions. Là. Voilà pourquoi le lac de Tampa Bay devrait exister à lui donner. Imagine-toi qu'actuellement, là t'es capable d'avoir Callahan, Johnson et Palat. En, euh, tu défonces un petit peu le tu T'as trois gars qui génèrent des performances égales, sinon mieux que Stamkos, au salaire qui est là, là à 7,5. Imagine à 10 comment ça va encore moins valoir le deal. Non, ça, ça c'est sûr. Puis, honnêtement, moi, là, dans, dans, dans le meilleur des mondes, là, Eisenman, il donne pas ce qu'il veut. Puis, aucun autre DG il donne ce qu'il veut. Mais ça, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Mais, Mais dans le meilleur des mondes, c'est ce qui devrait arriver. Mais au moins, le Lightning de Tampa Bay a sa destinée entre ses mains. Je trouve que Eisenman s'est mis les pieds dans, dans la bouche en disant qu'il ne changerait pas Steven Stamkos. Avant la date. Parce qu'il le que... changerait à la date. Il va le garder pour les séries, puis il ne signera pas à sûr. fin de l'année. Il va échanger sûr. ses droits au repêchage. Puis il va, il va le perdre pour Casmarian. C'est là que c'est dommage, c'est que quand Toulan, pas tant que ça. Ben, il peut l'échanger contre un deuxième choix là à la fin, juste pour avoir les droits. Là. Et pour des droits de négociation. Ben, des, ben oui. les, droits, les droits, peuvent être importants pour une seule chose. Hein, ça s'est déjà vu là. Oui, ben, mais c'était genre un cinquième choix repê, euh, cinquième ronde là. Non, non, pas ben, un ben, deuxième ronde là. C'est un truc. Non, mais c'est parce que les, les droits actuellement de Steven Stamkos sont quand même un petit peu plus élevés pour une raison. S'il se fait changer pour signer un contrat avant la fin de l'année, il a le droit de signer pour 8 ans au lieu de 7. Puis, honnêtement, c'est le genre de joueur qui va être capable d'aller chercher son 8 ans par année à 10 millions. Il y a un DG qui va lui donner. Ah Oui, ça, ça j'ai pas de trouble. Moi, ce que je te dis, c'est que tant qu'elle perd pour beaucoup moins que sa valeur... Pourquoi tu ne l'échanges pas maintenant quand tu es capable d'avoir plus Il y a sûrement espoir de signer. Ah, jamais il veut le signer, je dis c'est pas, c'est pas ça le problème, c'est juste... Il veut le signer, mais je viens de te le montrer de manière comptable, dans une ligue comptable avec un plafond salarial, ouais, que à 10 millions, ce gars-là, aussi bon soit-il, va être moins performant que si tu mettais 2-3 gars dans ce même 10 millions-là, qui donnent des performances semblables, sinon mieux. Oh, tu as raison, ouais. mais... Mais mis à part ça, moi, je te en reviens encore sur le fait d'aller chercher ses droits au repêchage. Ça te donne quand même une latitude de quasiment deux semaines pour juste entretenir tout seul avec, sans qu'il y ait d'autres équipes qui viennent. puis Des fois, tu vas te renseigner sur l'athlète puis là, lui, il doit avoir une clause de non-échange peut-être. tu sais Si le, le, le, le gars est d'accord pour venir à Montréal puis tu as, as deux semaines tout seul avec là, juste à négocier puis Tu sais comment il vaut, tu sais comment tu veux donner. Puis ça te donne encore là une autre deux semaines pour faire d'autres moves. Puis peut-être juste comme préparer l'été pour échanger d'autres gars. Là. Fait que ouais, tu tu ne seras pas pris en défaut si tu défonces ta masse salariale le 30 juin. Ça vaudrait la peine de faire un move, d'échanger. Un un choix deuxième troisième ronde pour aller chercher je pense que surtout si t'en as trop là ben t'en as jamais trop mais surtout si t'en as plus qu'un un choix de deuxième ronde je, Arzumel... si de ouais. si de je comprends pour une équipe qui veut s'avancer mais ça sera pas un choix de deuxième c'est beaucoup trop élevé un choix de trois je trouve ça encore trop élevé pour des droits de négociation pour deux semaines quand t'as aucune idée si le gars y a de l'intérêt mais pour Steve Azemel je trouve qu'il c'est peinturé dans le coin puis c'est vraiment mis dans une position où est-ce qu'il est pas capable de faire une surenchère mettons qu'il dit... Ben écoute, nous on négocie avec, sauf qu'on est ouvert à toutes les possibilités. Ding ding ding ding ding. Le téléphone sonne partout, puis tu vas avoir une course au, St euh, au Steven Stamkos pour aller le ramasser. Puis là, ben ah ouais, des choix de repêchage, des joueurs d'intérêt de, euh, qui pourraient ramasser pour, qui vont te donner des performances peut-être égales, voire euh, un peu moins, voire peut-être plus que lui à un salaire moindre. C'est ça, ah. le hockey. Le, les DG de la Ligue nationale n'ont pas encore compris que c'est une Ligue comptable. Pis oh, aussi bon le oui. joueur soit-il, à un certain moment donné, sa valeur monétaire vaut moins que sa valeur sa place. Puis quand tu peux le contrôler, quand tu peux le voir venir, ben tu fais les moves en conséquence pour éviter de te peinturé dans le coin. Exactement la place où est-ce que le Lightning est là et la gaffe que Steve Yzerman vient de faire. Mais je pense qu'il voulait juste éviter aussi une distraction parce que si, imagine là, les questions qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année. C'est ça, signé, t'as parler parlé de son petit parti, tu penses que tu changes À plein d'affaires la même. Là, y a en plus, fait, il est à temps. Ouais, non, c'est ça, mais le, le, là, ils sont dans une course là, pour euh, sont, sont, je ne sais même pas si ils sont dans les huit premiers là, ou peu importe. Là, mais ah, sont, fait, sont, sur, sont, en tout cas, plus cas plus ils plus se battent pour garder leur place ou rentrer en série. Fait que. Aussitôt que t'enlèves ça, ben là, regarde, tu restes jusqu'à la fin, ou ça, puis ils jouent ton hockey, puis sûrement que ça se négocie le contrat. Moi, je pense, dans Honnêtement, je pense qu'il va rester à Tempo B. Personnellement, je pense qu'il va rester là. Moi, parce je suis que... vraiment pas convaincu. Mais... Ben, je suis pas, je suis pas mais convaincu ouais, à 100%, mais je te dirais 75%, je pense qu'il va rester là. 25%, il change d'équipe, genre. Ah, oui. Donc, je, je serais pas surpris que ça fasse échanger. Mais... Peut-être, peut-être. Mais mettons là, ceci dit. Mettons là que t'échanges sous ben, juste pour savoir là. Euh, leurs valeurs. Souben contre Stamkos, un pour un. Non. Non plus. Euh, moi, 100 000 dollars hey. je le fais. Non. Moi, hey, Tampa Bay, je le fais. Hey, Montréal, je le fais pas. Moi, je le fais, peu importe quelle équipe que je suis. Pas moi. C'est Steven Stamkos. <rire> ouais mais c'est piqué, Souban aussi. Puis... 60 buts. Il a scoré une saison de 60 buts. Deux trophées, Maurice Richard. Ah eh Oui, mais là, tu vis dans le, le passé, fait 50... ça fait 5 ans. Il hey, a 26 ans le gars il est, euh, est pas en marchette là Non je le sais mais ça fait 5 ans Puis Qu'est-ce qu va... qu qu'il dit qu'il va répéter ça? Il répète pas en... ça check l'attaque Lightning de Tampa Bay. Bah oui mais ils il ont fait... tu... hey, Ils ont pas rien que des tiers-poids, là Comment ça que ce gars-là, avec la meilleure attaque avec laquelle il a joué dans, dans sa vie jusqu'à maintenant, dans la Ligue nationale, n'est pas capable de répéter ses, ses statistiques d'il y a 2-3 ans? Comment ça qu'il Des, qu il fois, dérive, euh, des fois, il y a des... Je sais pas quoi te dire, mais des fois, il y a des down. Peut-être qu'il... Un down de 2 ans, il commence à trouver ça long pour un fait, joueur de litre. Ben là, 2 ans, il a fait 43 buts l'année passée. Mais c'est moins que 60, c'est... Ben là, c'est 43 points. buts. C'est de moins. c'est une drop énorme quand tu, tu mets des standards de, de 60 buts. Je te dis okay. pas que c'est pas beaucoup. Moi, je te, je te, je te mets en, en, en parallèle les deux performances puis je te démontre qu'il y a une baisse de euh, il y a une baisse considérable. Ben comme je te dis tantôt, moi je, je trouve pas que c'est considérable. Quand ça va faire 3 ans, 4 ans qu'il sera pas capable de faire 3, 30 buts par année Donc, tu veux prendre le risque à 10 millions d'avoir ah, un gars qui décline comparativement à Piqué Souben qui maintient millions. ses performances. <rire> puis On qui va sûrement être encore meilleur 000. cette année que l'année ouais. passée. Je ne serais pas capable de me passer d'un Piqué Souben à Montréal. Ça, c'est officiel. C'est officiel et c'est pour ça que je ne ferais pas le mot avec le Canadien. Mais, ben c'est je ne ferais pas le mot. Je le ferais parce que Souben c'est <rire> avec le Canadien. Il faut que tu impliques le Canadien dans la discussion. Là. <rire> non, mais moi, je te le disais. mais On peut <rire> équipe l'équipe. Et euh, non, non, mais ce que je te dis aussi, c'est que la valeur, valeur pour valeur, je pense que Stamco, est bien plus il est bien plus de valeur que Subban. Ah, si ça va mal non. avec Stamcos, tu peux toujours le repasser sur le marché, tu vas te chercher quelque chose d'excellent. Je pense hey, que... C'est un, un all-star, puis Souben aussi, ça en est un, mais... Ça, par exemple, je suis content, content que tu dises que c'est un all-star. Ouais, Subban, je l'aime beaucoup. Là. Parce que il si y a, a pas de route là-dessus mais Chris, Stamkos les gars Ben oui mais Stamkos n'est pas plus une all-star -all dans la ligue nationale que puis que Subban tant qu'à moi là non même que je <rire> dirais que Subban peut être plus que Stamkos ben oui OK il est peut-être plus sexy mais quand même le gars il a deux trophées Maurice Richard bah il y a un James gars, Norris il y a un Norris puis... Ben, il aurait pu en avoir un l'année passée aussi. Il aurait dû en avoir une un l'année passée. Un Norris, une candidature. On est pas mal à deux, là. Okay, euh, mais là pour quand t'as un, un Norris, c'est du monde qui, qui vote pis qui juge, qui dit, bon, ok, on a le choix entre trois, pro trois prospects, on va prendre lui. Puis Krim, quand tu gagnes le Maurice Richard, tu le gagnes. T'as fait les buts pour le gagner. Peut-être qu'il y a des buts dans le filet désert, là, sur 60, là, mais quand même, c'est 60 but solide là, une saison. Puis dans une ouais, série, il a des Christie de bande c'est tout. Là. Il y a 18 points il en l'année passée en 26 games. Souban aussi, en série, il y a des montés de bonne stat Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que Christie, même son on dirait que Souban, il est produit sur le power play, Souban, il est unidimensionnel sur le power play. Stamkos, il va en faire des points ils il va en faire des buts. Là. Ah, mais en fait, les deux, honnêtement, les deux, là, autant Stamkos que Subban sur Powerplay, la mission est la même pour les deux joueurs. Tu fais la passe one-timer, ah, il one -timer. shot. Fait que pour le Powerplay, ça change rien. C'est le même type de joueur. C'est juste qu'il y en a un qui est à, qui est à pointe puis l'autre qui est dans le cercle à gauche. C'est... Honnêtement, tu sais, je suis Austin, mais pour vrai, je, je, je suis quand même un peu d'accord, dans le sens que, oui, à la limite, Tu sais, je serais le commissaire Batman. Puis je serais pas... Non, le trade, il est vraiment car Vous n'avez pas le droit de faire ça. puis, je bloquerais le trade. Sauf que personnellement, moi, dans mon équipe, j'aime mieux avoir un Suban qui joue 30 minutes au lieu de 20 pour Stamkos. J'aime mieux un Suban qui, est, comme tu dis, c'est un quarterback. C'est lui qui relance l'attaque. C'est lui qui permet aux attaquants de scorer. Euh, tu sais, moi, ce que je trouve drôle, c'est... Euh, J'ai écouté 91-9 aujourd'hui, puis il en parlait pas mal. C'est le fait qu'il y a beaucoup de monde ben beaucoup de monde oui puis non là, qui font le trade là, qui se dit ah j'ai bien avoir un Stamkos qui va avoir euh, 50 buts à Montréal je m'excuse là mais t'as aucun quarterback pour y donner un rondelle en avant là. <rire> exactement tu sais le monde dit ouais mais il va être capable quand même il en fait à Tom Yo, il y a Edmund en arrière Et oui puis check l'attaque aussi avec le il joue c'est ça c'est en plein ça J'dis, le gars tu peux pas comment je peux dire, tu, tu peux pas comparer tu sais en plus le monde dit « Ah ouais, moi, je veux une All-Star. faut aller chercher... Stan... »« Dude, t'as ta Superstar en Subban à Montréal. » Je comprends pas. Genre que le monde ne prenne pas Subban pour une Superstar. C'est une Superstar à travers la Ligue nationale. Mais on le voit pas ici. On l'a dans nos mains. On l'a dans, dans notre écran. Puis on trouve pas que c'est une Superstar. Je comprends pas. Au lieu de ça, on chiale puis on va aller chercher Stan Kos, Même si... Il n'y a pas de contrat à la fin de l'année. Je... Oui, non, C'est sûr c'est que tu ne fais pas le mot aussi. Euh, moi, ce que je te dis, c'est... mettons, Oublie toutes les histoires de contrat. Ah, euh, oui, oui, tu as, je... as... un fantasy à faire. Là, mettons. Là. Je prends souvent. Bon. C'est correct. Tu raison dans un sens de le prendre. Comme, comme on expliquait, c'est un gars qui est crissement important. J'écoutais mais... euh, euh, JC avec... Euh... <rire> Celui là qui euh, analyse les games là, avec les cheveux blancs là, euh, qui était avec Polo d'avant là. Ivan ouais, euh, Jean Claude, euh, j'ai eu la joie là, qui était avec Yvon Pennon. Et là il, il parlait de la game du Canadien contre les Coyotes de l'Arizona et en pas mes amis, devant Olivier Ekman Larson. Non, non, piqué, Souban, Écoute, c'était pas un défenseur numéro un. Check Olivier Ekman-Larsen. C'est comme si on avait fait un moule de de, de Trump, on l'avait copié 12-13 fois, puis ça avait donné le mix de, de Olivier Ekman-Larsen. On te l'encensait. Le gars, il a à 24 ans. Jamais candidat Norris. Je veux bien que ce soit dans un marché de hockey là, qui, est, euh, qui, qui est plus difficile, Il est à moins 15 cette saison, moins 18 l'an passé, moins 4 l'année d'avant. En carrière dans la Ligue nationale, là, il est à moins... Euh, écoute, il doit être à moins genre 40. Excusez-moi, mais c'est-tu parce qu'on le voit trop souvent piquer Souban? Oui, c'est quand ça. On charle trop, pour, tu pourras rien. Mettons qu'il fait une à deux gaffes par game. On le voit 82 fois, ça donne 160 gaffes. On voit Doughty une fois par saison, ce game-là, il fait deux gaffes. Ben il a fait deux gaffes dans sa saison, selon les amateurs et selon les analystes à Montréal. C'est un comparable qui n'est juste pas égal, tu sais. Puis je voyais l'Anchang cette semaine parler des revirements. Ah, Soit dit en passant la Ligue nationale, les équipes n'utilisent même pas les euh, stats de revirement de la, euh, de la LNH produits par la LNH parce que c'est trop disparate comment est-ce que c'est généré ces stats-là d'un arena à l'autre et surtout c'est que ça ne euh, met pas en relation contre qui tu joues et combien de minutes t'es à l'ass. Puis on disait Piqué Soban, le roi des revirements dans la Ligue nationale, il est 30 minutes par game sadlas et dans le top 3, as Carlson et t'as Keith ». C'est-tu où c'est censé être des bons défenseurs, ça? Bon, on en parlait pas. On le disait pas à l'antichambre par exemple. Non, on parlait de Piqué Subban, qui était le roi des, des, des revirements. Tout est fait pour le rebaisser. Là, aujourd'hui, là la, la, la grosse patente qu'on jasait à radio, c'est Piqué Suban est pas aimé dans le vestiaire. C'est oh, affaire de... tape ouais, on, on, un peu, je, je mets ça sur le haut, on va y revenir. Le, le point où <rire> qui m'agaçait énormément, c'est que... C'est ça qu'ils savent, ça, eux autres? Ah bah tape, on va revenir, on va, on va en parler. Piquet Soban, il joue à vedette, là, il a ses, euh, sa casquette avec son propre logo à lui. Il devrait mettre la casquette du Canadien de Montréal. Là, ça dérange tout le monde parce que Piqué Souban fait ça. Et moi je me rappelle d'une époque, Martin Brodeur avec ses casquettes MB30, là. C'était quoi ça si c'était pas sa marque à lui? Galchanock a toujours son veston CCM sur le dos. Lars Seller a, a, a ses commandites à lui aussi. C'est quoi ouais, le problème? Maturity, uh, Warriors, Ovechkin. Aussi. Ovechkin a toujours cette casquette avec son numéro 8, avec son signe quand il est à terre en train de faire sa célébration pour après qu'il a marqué un but. C'est une vedette. Là, chez moi, le problème de c'est pas un gars d'équipe, c'est il est individualiste. Ça a aucun rapport. Il y avait pas un gars d'équipe comme Martin Brader dans la Ligue nationale, selon les dires des médias québécois. Puis il y avait son équipement avec sa propre marque, puis il s'affichait de même sans problème. Mais puisque ça il lui, faut trouver une vraie raison de le critiquer. Je suis tanné des médias québécois là-dessus, puis sur bien des affaires là, mais là-dessus particulièrement dans les dernières heures, ça m'a euh, irrité comme vous pouvez pas savoir. Ah Parce ben c'est c'est l'acharnement. écoute les pauses. Ouais. C'est un bon <rire> truc ça. ça. Oui c'est un très bon truc mais pour les mettons les quatre affaires qui disent de bon dans une heure il y a huit mardes qui ont dit à travers tu sais. Ah ben fait, je veux sûr. avoir mais les quatre bonnes affaires. J'ai pas le choix de faire le tri puis. Ben euh... là là il va falloir t'appeler plus souvent là, avec euh, ta truc de vieille grand mère. <rire> oui. Euh, – Écoute, c'est Miker qui m'a demandé, hein, animateur. il m'a dit « Yeah, il a, il a lu mon texte, puis euh, il dit, appelle donc, parce que il dit, tu sais, c'est facile d'écrire, mais tes es capable de, de te défendre avec le micro? » J'ai trouvé les gars super sympathiques, super, super gentils, mais encore là, ils n'ont pas, pas répondu à mes questions, puis je vais vous la lancer, on embarque là-dessus, là, là, maintenant. Ouais, oh, mais tu as parlé à Gilbert Delorme. Gilbert Delorme, il est ben ah, gentil. bien gentil. Oui, il est d'école. Un... oui, oui. Non, mais c'est un... un gars qui est tellement politiquement correct puis il est tout le temps positif. Là. Jamais qu'il va être d'accord avec qui c'est avancé. Alors, je sais bien. Moi, je, je défends la théorie du star cash. Une méthode qui est utilisée par bien des équipes, par des gens qui sont compétents dans le hockey. La preuve, Toronto le fait, de La preuve, depuis qu'ils le font, il y a de l'espoir à Toronto comme il n'y en a jamais eu dans les 70 dernières années. Puis la preuve, c'est que Lou Lamoriello, qui est un des meilleurs DG de la Ligue Nationale, et Mike Babcock, le meilleur coach, ont acheté le processus, le, le principe, et le mettent en application. Puis ils n'ont pas peur pour le job parce qu'ils ont vendu le principe aux fans. Tout le monde est d'accord. Euh, Pierre Lebrun l'a confirmé euh, en onde. Tout le monde est d'accord à Toronto avec le principe. Mais à Montréal, on est trop pur pour ça. Ma question est, et je veux votre réponse là-dessus, ça fait 22 ans que le Canadien de Montréal réitère la même méthode pour construire son club année après année. Si le Canadien de Montréal était une route, au lieu de la repartir à zéro, on patcherait. Au Québec, on fait pas mal ça, puis on a des nids de poules partout. Le Canadien de Montréal fait ça, on patche année après année, puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de nids de poules partout, il y a plein de problèmes partout. Comment ça se fait qu'une méthode qui ne fonctionne pas depuis 22 ans, n'est pas critiqué par les médias québécois. Que ce soit pour le temps pour une autre alternative, je m'en fous. Mais comment ça se fait que cette méthode-là n'est pas critiquée par les médias québécois qui couvrent le Canadien de Montréal? <rire> On prend le temps d'y penser. Là, pas mais... tout en même temps. <rire> regarde, moi, je vais te faire un beau parallèle avec le junior majeur. Oui. Puis, euh, tu sais, pour avoir... Un euh, assi... Oui, ouais, mais quand même pour avoir assisté à des meetings avec, parce que des fois, c'est ça, les commanditaires, toutes les compagnies sont invitées à assister à des soupers pour du financement pour les joueurs, des choses comme ça. Souvent, ils en profitent pour nous expliquer un peu leur philosophie puis en même temps dire c'est quoi les projets pour le futur puis tout ça. Et pas que tu paniques en tant que commanditaire puis tu restes dans le bateau, mais ça a l'air de couler. C'est en plein ça. C'est justement là où je m'en vais. Et on nous dit, vous savez, le junior majeur, c'est cyclique. Ça se passe aux trois, des fois aux quatre ans. Puis quand tu t'appelles les remparts de Québec, ben tu peux te permettre de le faire aux deux ans. Et euh, le principe est le suivant euh, les, pendant les trois années, tu bâtis pour la quatrième année. Ce qui veut dire que la troisième année, tu vas avoir des joueurs qui vont être assez matures que d'autres équipes qui sont rendues à leur quatrième année vont aller te chercher à fin. Pour juste, avant les séries, puis peut-être avoir une chance d'aller à la Coupe Memorial. Fait que tu te trouves avec des beaux espoirs de 17-18 ans, ben, mettons, la majorité, c'est 18 ans, euh, que tu peux pas rien faire avec lui parce que ton équipe est trop mauvaise. Fait que tu l'échanges contre des choix de première ronde. Puis, tu peux en avoir assez des choix de première ronde puis de deuxième pour dire que, bon, mais c'est ça justement, dans 4 ans, je vais avoir une équipe gagnante. Et euh, c'est accepté partout dans la Ligue. Il n'y a pas une équipe qui se fait critiquer pour ça, puis c'est connu, tout le monde fait ça. Mais il y a une date de péremption obligatoire dans la LHGMQ, c'est 20 ans, puis tu as des exceptionnels de 21, là, mais il y a une limite par club, donc ça te force à voir venir les coups. Ce qu'on a dans la Ligue nationale, tu as une date de péremption, elle n'est juste pas fixe selon les joueurs, mais tu dois quand même faire un roulement d'effectifs, puis tu dois le voir venir. Ce que passé l'équipe font, ils attendent que les gars soient rendus trop vieux puis sont coincés avec le contrat Jean Markov. Ouais, oui effectivement. Mais là où je veux en venir, c'est que pourquoi que les médias à Montréal ils, ils accepteraient cette fête là Puis en plus, c'est vraiment pas fou. J'ai entendu parler de ça. Puis plus j'y pense, plus ça a, ça a du sens. Quand l'équipe perd il y a un achalandage, le monde écoute la radio, ils, ils veulent tous savoir ce qui se passe, puis là, les potins sortent des photos d'équipe qui vont manger au restaurant, ça sort, puis ça fait des scandales. <rire> les, les médias aiment ça parce que le but des médias, ben, je pense que... C'est ça, qu il faut qu'il y ait le plus de personnes qui écoutent pour vendre le plus de publicité pour que tu aies des bons chiffres, puis que tu scores. Fait que Si le Canadien va trop bien, mais ça va juste être correct pour eux autres. Mais le, le, les analystes, eux autres, ils ont bien de la misère parce que accepter le fait qu'une équipe pourrait faire comme exprès, en gros guillemets, là, de perdre, parce que pour eux autres, ça ne se fait pas. La majorité, c'est des joueurs, ils ont joué à game, ils ont joué à la NHL, puis euh, tu joues pas pour perdre. Hey, J'ai entendu encore aujourd'hui. Éric Bélanger à 30 minutes chrono, podcast de hockey, euh, produit par RDS avec Martin Mécanime, et Canim, il dit... Euh, voyons donc, on peut pas demander ça aux joueurs de perdre, ils ont toute une fierté. J Moi quand je te parle de tankage, quand j'en parle, là, je dis pas que le Canadien doit perdre, les joueurs doivent perdre volontairement, je le sais qu'une fierté. Je le sais que c'est pas de même ça marche un être humain, tu veux gagner. Moi ce que je te dis c'est que le DG de l'équipe par exemple, lui il peut vendre des effectifs qui sont calibres et pour en mettre des moins bons. Si tu n'as pas le niveau de talent pour gagner, ben tu ne gagneras pas. Aussi euh, Autant de bonne volonté que tu peux avoir sur la glace, tu pourras pas gagner. C'est ouais, le job du dégé de voir venir la parade et de faire en sorte que ça fonctionne. Si ça marche pas, il voit, là, ils voient, Ils sont pas caves. Michel Terrien, il voit bien qu'il essaie tout la C'est Heller avec Patcher Eddy. En tout ça ne marchera jamais. C'est du zoo qui fait du sens, tu penses, toi? Mais, mais leur marche avec personne. faudrait surtout pas essayer Patchariti Galchenok avec Gallagher c'est un trio. Faudrait non, surtout pas. Faut non, surtout ça pas ça monter les, faut pas monter les jeunes trop vite parce que les jeunes les autres ils vont se mettre à jouer là ça allait bien pas à mais à Saint John là, ils vont débarquer ici tout tout flambe, ils vont brûler puis. Au début, là, on va avoir des victoires. Hey, J'ai ent entendu en euh, cette semaine quelqu'un dire Hey, il euh, ne faudrait surtout pas monter euh, Foucault à Montréal. Voyons donc dans l'ambiance qu'il qui est à Montréal. Euh, on va le transformer avec une mauvaise mentalité. Euh, checker où est-ce que St. sort au classement. Là, ça va pas super bien non plus. Là. Le club <rire> est éliminé des séries, eux autres aussi. Là, fait que... Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, oui. Qu'est-ce qu'ils qu attendent pour mettre le five d'or? Ah ça gars. Hey, ça fait 4 ans que ton club ferme ne gagne pas. Tu penses-tu que dans le futur, ton équipe de la NHL va gagner? Question Et... de même. Ah non, gars. Bon, on va faire du patchage on rêve au, euh, au UFA. Tu sais même ça marche à Montréal. C'est ça la recette. Depuis 22 ans, que du succès. Hey, je peux t'en nommer des UFA qu'on a signés, que ça n'avait aucun crise de bon sens. Ouais. De de même de commencer rire. avec. Ben oui, Mariusz Tchaikovsky, euh, Brian Smolinski, euh, Christophe des gars de même. Hein. Euh, euh, Patrick. Ça volait des places à des jeunes. Eh oui. Doug Gilmore. Ouais. Il y, pour... y en a d'autres, là. Quand, euh, je pense, c'est Coivou quand il est parti Cette année-là ou cet été-là, on s'est gâtés, mais quoi de solide. Là. On a signé Gianto Gomez. Non, Gomez, on l'a. Euh, ouais, c'est une phrase. On l'a changé. Comme oui, McDonough. Camilleri, <rire> Camilleri. a signé, ouais, c'est... Hey, ouais, cet été-là, là. Tu vas aller chercher quoi. plein de trompes pour remplir notre club de trompes. <rire> Ça marche, là, ça fait 22 ans qu'on a du succès avec ça. là, Mais il ne faudrait surtout pas essayer une autre alternative. Surtout pas, puis surtout pas questionner le fait qu'on répète tout le temps la même erreur. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Que ce soit le tankage ou une autre méthode, je m'en fous là, à la limite. Là. Moi, ce que je suis plus capable de prendre... C'est le fait qu'on nous vende le fait que le Canadien ne peut pas perdre. C'est impossible. En gaston Terrier, on ne peut pas faire ça. Le Canadien ne peut pas perdre. Il faut viser les séries et qu'elle vienne que Ça fait 22 ans qu'on fait ça et qu'on n'a pas de résultat. À, à chaque fois qu'on qu change de DG, ils nous disent toujours que c'est un plan, là, le fameux plan quinquennal, qui est supposé prendre cinq ans. Puis On l'accepte, mais dans les cinq ans, il est mieux de faire les séries à tous les années. Oui, c'est pas, pas, pas logique, c'est vraiment pas logique. Si tu me dis que ça va te prendre 5 ans de bâtir une équipe gagnante, va te donner 4 quatre... ans, ans de misère, c'est l'enfer. Mais, mais, mais Si, si, si le c'est ça puis que les boss ont accepté de l'engager avec ce plan-là, qu'ils le fassent, mais on, on, on sait à quoi s'attendre. À, à Edmonton, l'aréna est pleine. Puis ils perdent. Pourquoi? Pourquoi c'est plein Parce que t'as qu ouais. plein de jeunes joueurs qui sont électrisants. Qui sont... Hey, écoute, j'ai regardé contre, euh, contre les Ducks. Wow! C'était beau avoir Les mêmes Même Pouliot avait l'air d'être un bon joueur. Ça veut dire ça. Genre, venez pas. Comment ça qu'on l'a laissé partir? Comment ça? Voyons. Il est L'espoir, là, le rêve d'un jour meilleur, ça fait vendre. Et à Edmonton, on rêve de la Coupe Stanley parce qu'on a plein de jeunes vedettes. Puis on le sait qu'il manque un ou deux morceaux au casse-tête qui sont probablement des défenseurs. <rire> Même si ce qu'on met au trade deadline disponible, c'est des défenseurs. Mais Expliquez-moi quest ce qui se passe avec Peter Cherry euh, Mais l'espoir, ça fait vendre. Est-ce que le Canadien de Montréal, avec un Ikel, avec un mec David dans ses rangs, un Matthews euh, éventuellement ne sera pas intéressante pour les amateurs de hockey. Je peux pas croire que les gens vont pas s'acheter des jerseys, vont pas aller à l'arena faire comme hey, « Wow, on a une future vedette de la Ligue nationale pendant 15 ans qui s'en vient avec nous autres, ça va être cool. » Pourquoi on n'est pas capable de faire ça, ce processus-là? En étant, je... mettons qu'on pêcherait Austin Matthews, euh, mettons que c'est un, un top 3 pour faire un pêchage, ok? ça va, Moi, j'ai peur que ça fasse la même affaire que Gatchen. Gatchen, c'est un top 3, là. Pis oui, regarde, mais l'année de repêchage était... L'année de repêchage était très faible, et Gatchen qui est quand même le meilleur pointeur de sa cuvée. Ben, je sais. Puis on chiole dessus. Ben oui, puis, gars, on n'a pas les meilleurs éléments mis en place dans l'organisation du Canadien de Montréal pour développer des jeunes. On va se le dire. On le fait même pas jouer à sa position. Puis je lisais un reportage, là, c'est Mathias Brunet qui avait en entrevue Trevor Timmins. Le gars est le chef d'épisteur, OK? d'une équipe de la Ligue nationale et il dit j'ai été étonné de voir que le Canadien faisait jouer sur au centre, je l'ai toujours vu comme un ailier Si Boire c'est le chef du développement des joueurs, c'est lui qui repêche, il, il, il, si le Canadien les repêche, parce que lui il dit ils ont du talent ok je les vois à telle position quatre mois après on les fait jouer une autre position les faire reprendre la game d'une autre place voyons donc Ah, oh, mais le P c'est qu'il y a un offensive, mais Karen, il vient de leur remettre à l'aile droite. Oui. Et, man, le gars doit être tout fourré, là. Il me semble, laisse-les dans une poussion, laisse-les jouer. Tu vois, en même temps, le le monde, le monde sont contents, là. Ils Il joue à l'aile, puis il joue mieux à l'aile. Man, même au centre, il jouait quand même bien. Je jouait tout le mois de décembre, même si l'équipe était dégueulasse, Il a fait 12 points au centre, là. C'est pas comme s'il y avait des canons, là. Puis moi, là, j'ai un gros problème avec le club école. Que c'est que Bud Holloway fait sa première ligne C'est un vétéran, man. Il a 27 ans. C'est Où de fuck Holloway? C'est George Holloway. Oui, oui, oui, je le sais, Bud étant sur son nom, là, mais forcez <rire> moi ça de là. Pourquoi non, ça, ce n'est pas Friberg qui a 22 ans à la place à la première ligne? Denzi du temps de glace? Le club est éliminé... C'est un club qui est censé... La li Ligue américaine de hockey, ce que bien des équipes de la Ligue nationale ne comprennent pas, c'est que la Ligue américaine, c'est pas un championnat intéressant, c'est une ligue de développement, développé, sport. Qu'est-ce que tu fais que George Bud Holloway, dans la Ligue américaine, c'est une première ligue, à 27 ans Tu veux que ça pourrait être payé, John Scott pourrait jouer, euh, pourrait jouer en ligue. Il a rien à soi, by the way, euh, dans le game de Saint-Jean. Ah, cool. Le Canadien vient de prendre les devants, Markov, qui vient de marquer. Shit. <rire> non mais pour vrai, c est, c est, c est... moi je trouve c'est n'importe quoi là. Euh... sais moi le udon là, je comprends pas pourquoi ça joue pas à Montréal en à soi. Ben à Colorado en fait là, mais avec Montréal. Ah, je comprends pas non plus. Je comprends pas pourquoi ils montent pas mais Karen. Euh... Foucault je donnerais le neuf. Hey Scrivens puis euh, Condone, ça fait absolument. Et en plus là, je sais pas si tu as entendu, je pense c'est aujourd'hui qu'on en a parlé à 99 là. Euh, Michel Tarigny en entrevue qui déresponsabilise ses goers carrément en disant « Regarde, faut qu'on s'entende sur quelque chose, c'est pas des gardiens numéro un. » Ouais, pis <rire> faut il faut qu'ils gagnent pareil, pis t'en as deux numéro deux, je dirais alterné, puis regarde, ça change pas plus de quoi, là, ils perdent tout le temps pareil. Mais à la limite, là, je suis en train de dire, puis ça c'est, je pense que c'est C'est François Gagnon qui disait ça en entrevue euh, à 30 minutes de chrono. J'aime ça citer d'où ça vient les informations, parce que dans les médias, c'est pas tout le temps le cas, des gens qui citent euh, même... parce que ouais. L'histoire, mon chum DLC, on se comprend là-dessus. Euh... Euh, on se sur Twitter. Ouais. <rire> euh, euh, euh, François Gagnon qui disait « Écoute, si le Canadien a abandonné, il nous l'a peut-être pas dit. » Mais en tout cas, ils font exactement ce qu'il faut pour continuer à perdre et augmenter leur choix de repêchage. Rappelez, euh, rappelez pas les jeunes de Hamilton, au cas qu'ils compteraient des buts et ils ferait gagner accidentellement le Canadien. Gardez la même formule qui ne marche pas. Faites les plis positionnement ces lignes, genre Eller sa première avec euh, Patchurity. C'est parfait. Le club perd puis on veut continuer à perdre. C'est ça ce qu'on veut, là. on le dit juste pas. Mais en tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour, pour continuer à perdre. Genre, aller chercher Scrivens pour, euh, pour un gars qui est gros, grand, sur l'aile droite, là où est-ce qu'on a un gros manque flagrant. T'sais. Tu vois, genre, je pense que Bergevin fait exprès ça marche super bien. Il nous l'a juste pas dit, tu sais. Peut-être la dernière phase de son plan quinquennal, ça. Oui, c'est tout scrappé <rire> pour commencer. <rire> Mais quinquennal, là c'est 5, c'est pas 15, hein. Mais j'en reviens à ce que tu disais tantôt. T'as fait comme une ouverture sur le prochain repêchage. Puis tu sais, je me disais, ok, les trois premiers choix, c'est quasiment coulé dans le béton. ça va être les le suédois Blaine pour y Non, non, c'est Patrick Lane. moi je quand comment Bane, Blaine, mais c'est Lane. Lane, ok. Lane, ouais. Ça, ouais, Whatever. Lui, là, le suédois, là. C'est deux Finlandais, by the way. Eh, calique que je mêlée. <rire> Ça vient du même coin. C'est des Scandinaves. Ouais, C'est pareil. Vicky Surtout ping. que les deux peuples se détestent à mort. Là. <rire> comme, mais, ouais. OK, ces deux gars-là... Oui, OK. Ouais, Restez euh, back! <rire> Austin Matthews. <rire> OK, mais tu sais, tu pognes arriver là, puis t'es super content quand même. Là. Ouais. Vraiment. Ouais. Là. Ben, Je pense même que dans le top 8, tu vas être content. Mais je regardais plus loin. Je regardais plus loin dans le repêchage. Parce que, on se disait bon, Canadien, s'il finirait comme 9e dans l'Est, qui serait hey, le pire des aussi, scénarios. 6 et 4, Elie Droit. Wow! Il wow, y a des Québécois qui ont de l'allure. La berge. Pierre-Luc Dubois. Ben, la berge est plus loin dans, le, dans les 20, top, là, mais 24e, je pense, euh, dans, dans le ranking. Mais ouais, Il s'en vient dans les 15, peut-être. Oui, si tu repêches te 100 te 100 te 10, pourquoi là, on n'irait pas chercher... Mettons que tu peux aller chercher Gauthier. Pourquoi qu'on l'essaye pas, stick On a essayé à m'emmener euh, Louis Leblanc, mais c'était une erreur. C'était un genre de faux Québécois. Là. Il jouait euh, aux États-Unis puis personne ne le voyait. Ça a fait un flop. On a essayé Éric Chouinard, mais c'est parce que, dans le fond, il produisait parce que Simon Gagné il faisait produire. On a tout le temps mal évalué les Québécois depuis un christie de bout. D'où le fait qu'il faut pas en repêcher un. Sans la pression borealeise. Essayez un vrai bon. Ouais, ouais. Cette année, il y en a. Ils sont à notre portée. Garde, mais de, de, si tu remontes dans, dans le top 3, c'est clair que tu es aussi bon aussi, y soir, en a talent. Mais il ne faut, faut, euh, faut, faut pas prioriser une nationalité versus le talent. Ouais, mais. Mais OK. Ça, ça je pense que j'apprends rien à personne. Mais quand tu es un québécois qui vit au Québec et qui a joué son hockey toute, toute sa carrière ici, pis le Canadien, c'est aussi big. Je pense que quand tu es rendu à faire le step dans la Ligue nationale, tu es un bon, bon, bon joueur, puis le Canadien est mis sur toi. Tu vas dire qu'il y a une pression, mais il doit avoir un fun, voire un trip intéressant de dire Gars, je vais tout donner parce que je le sais que ça représente cette équipe-là. C'est pas comme un gars qui vient du fin fond de la Russie que le Canadien, ça ne dit rien. Tu sais, à la limite, le Canadien, c'est Ah oui, Kovalem jouait pour eux autres tu sais, Quelqu'un qui connaît vraiment les coutumes de l'équipe qui comprend c'est quoi jouer au Québec. Dans neige, l'hiver, quand il y en a. Tu sais, quelqu'un qui. qui quelqu'un qui connaît le, le, le. qui connaît assez le système pour se dire qu'il ne faut jamais lâcher. Puis que les médias, c'est de même, on vit avec. Pis je pense qu'il y en a eu des très bons dans le temps. Là. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait Vincent tu t'avais. Bon, j'allais dire Pierre Turgeon, mais c'est pas un très bon exemple. Mais il y avait une coupe de, de Québécois comme ça, puis on a gagné la coupe. La dernière fois l'a gagné, il y avait combien de Québécois? Oui, mais dans la Ligue nationale, il y avait plus de Québécois aussi. Il faut ajuster les pourcentages. Euh, C'est ouais, pas normal ouais. que le Canadien de Montréal ait X nombre de Québécois. Tu Mettons, euh, 10 de ses effectifs, quand dans la Ligue, il y en a 7 des joueurs qui sont québécois. Donc, qu ceci dit, avec autant de Québécois dans la Ligue ils ont gagné à la Coupe. Ils n'étaient pas tout de contenders là, quand ils l'ont gagné. Ouais, mais tu avais un gardien de but à la Price qui a fait tout ce qu'il fallait... Bon. Mais euh, oui, as oui dit, OK, t'as eu, eu ça, t'as eu Patrick Roy, mais je sais pas, il y a quelque chose. Dans la, la fibre québécoise, là, les gars qui jouent au hockey, la majorité, là, oui, il y en a qui ont des très grands talents, mais la majorité, c'est du monde qui ont du cœur au ventre Puis ça se reflète dans notre peuple. Puis À travers les années, ben, le monde qui écoute le hockey, ils sont comme ça, on est colérique quand ils perdent, quand ils sont éliminés. Euh, c'est vraiment émotif à chaque fois qu'on parle des Canadiens. Quand ils perdent, là, quand on a une équipe de même sur la glace, là, On se sent vraiment pas bien représenté. Puis je m'inclue là-dedans. Non, mais on se fait pas de la représentativité, là. Mais... Ben, je te parle comme un fan, là. Je parle comme Ron Fournier, là. En fait, tu parles comme un, un, comme un amateur de hockey québécois qui tripe ses oui. Québécois, là. mais les Québécois qui jouent au hockey ils pensent de même en majorité, c'est clair, là. Mais, tu sais, dans, dans la Ligue nationale, là, quand je voyais les Red Wings être dominants avec les Trumps comme capitaine puis gagner la Coupe, je me suis pas dit, il y aurait eu plus de Québécois, il y aurait été encore meilleur. Ben non, non Comprends, ouais, c est, c est, tu comprends, avais des gars comme Iserman aussi, euh, Brandon Shanahan, tu sais, t'avais des gars qui étaient un peu dans ce moule-là, pareil. Hein. Ouais, mais le moule québécois, il est pas un moule particulier là. Ben Vous non, non il n'y a pas plus de... plus de Québécois euh, dans le Team Canada qu'il y a de d'autres, euh, de d'autres. C'est parce qu'ils joueurs de d'autres provinces. Hein. Au Canada, il y a quand même beaucoup de talent, puis je pense que le Québec a peut-être. Un, pas un, en tout cas, il y a un faible taux de, de okay. population. Donc, tu me dis qu'il y a plus de talent dans les autres provinces, mais le Canadien de Montréal devrait avoir plus de Québécois pour la représentativité, même si en pourcentage, il y a moins de talent. Non, c'est la mentalité. <rire> c'est <rire> la mentalité au Québec. <rire> mais c'est le talent qui prime. Oui. Tu sais, Benjamin il y avait la bonne mentalité, mais il ne mettait pas dedans. Là. OK, que Kovalev avait du talent, mais il se forçait pas tout le temps. Ben oui, ça arrive. Si Bégin avait le talent de Kovalev, il aurait été là à toi et soir, il aurait été présent. Ben oui, mais ça on peut pas l'inventer là du premier. Les... Ah, oh, mais là t'as <rire> trois gars qui sont, qui sont classés première ronde en Ligue nationale, qui viennent du Québec, puis qui ont probablement cette mentalité-là qui ont du talent parce qu'ils sont classés en première ah, ronde. Ah mais même Gaudier. que que, que j'adore là parce qu'il y, y a un bon fit, bon tu sais tout là, il est dans le top 10 sauf que si tu repêches dans le top 5, ben tu repêches un gars qui est classé de top 5 là. Ouais, non mais ça c'est vrai, si tu as raison, mais si t'es pour finir 9e d'où ma prémisse, si tu es pour finir 9e dans l'Est, ben tu prends Gauthier qui est classé 10. Ça voilà. c'est correct, je suis d'accord avec ça, mais tu prends pas un écart de 10 rangs entre ta position puis euh, un espoir ah, qui est vraiment plus loin. Mettons là, je, mettons je repense, 10 là puis dans les 20 premiers, il y a 3 québécois puis le troisième québécois qui m'intéresse le plus, il est 20e, on va prendre lui. Là. Même si je suis dixième e Ben, faut que ça suis Pas, pas d'accord là, mais tu as rendu compte, cet ne pas c'est lui que tu veux vraiment. Mais si toi, limite, tu l'évalues comme étant celui qui a le plus de talent, mais si tu l'évalues comme étant le meilleur québécois, mais pas le meilleur talent disponible, tu fais encore tu... là. Encore là, faut pas tu penses de même, faut tu y aller avec qu'est-ce t'as de besoin. Peut-être que les Oilers, c'est ça qu'ils ont tués justement. Ils allaient tout le temps avec ceux-là qui étaient mieux rankés. Tu sais, tu vas te dire, ouais, ils ont fait un beau travail, un beau travail de tankage là, mais ils ont tout le temps pogné le premier, celui qui était classé premier. Et ça a donné tout le temps que c'était des attaquants. Ouais. Là, là, ils n'ont aucun défenseur non plus. S'il avait été leurs besoins. il auraient pogné Ryan Murray, non? Ryan Murray, puis Gladys Murray qui aurait été ailleurs qu'à Montréal, puis le Canadien aurait été coups-off. C'est ça qui est arrivé. Qui n'aurait pas été nécessairement une bonne nouvelle. Que, mais c'est <rire> ça qui aurait arrivé. Si les Horner avaient pogné Murray, les, les Blue Jackets auraient absolument poigné Galchenyuk avant Yakupov. Je suis pas sûr parce que Yakupov était vraiment classé premier puis il y avait des questionnements sur le genou de de Galchenyuk à ce moment-là. Ouais, il y avait eu la même blessure que Markov dans le temps. Ouais. Mais euh, en tout cas Repêchage, on y reviendra plus proche de la date euh, du, du repêchage là, sur le show parce que là, on est encore dans des classements qui sont très, très préliminaires et soit dit en passant, à chaque année, la liste de la centrale n'est aucunement respectée euh, par les équipes de l'année nationale. Il y a toujours des surprises pour le mieux et pour, pour le mieux. Euh, donc, euh, bon, on suivra le ça. moins pour, les... ouais, pour le pire. Ouais. <rire> Je cherchais le mot, mais bon. <rire> les rêves de mieux, c'est comme moins mieux. Là. Voyons quand, quand même. <rire> Je veux que je, je veux plugger un petit peu deux textes que j'ai faits sur euh, notre, euh, notre blog, la POC. Euh, un texte où, euh, je, puis je vais vous lancer le, le, le questionnement, euh, je vais d'une analyse sur le travail de Marc Bergevin. On tout le, il y a bien du monde là, qui encense la méthode des Blackhawks de Chicago, euh, soit d'identifier ton noyau de joueurs et de simplement entourer alentour euh, pour faire sûr que ton équipe reste compétitive. On est tous d'accord avec ça, c'est ce que les Blackhawks font. Là où est-ce que moi je me questionne, c'est à savoir, Marc Bergevin est-il un bon DG ou ne fait-il que répéter la méthode Ox en ayant identifié un noyau qui ne valait pas la peine de faire la méthode Ox? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui, oui. Moi en tout cas, Yann vous répéter la question? Non, non, Oui. Dans le fond, est-ce que Marc Bergevin est capable de faire la job de DG dans une équipe ou est-ce que t'as besoin de former un noyau et non pas dans une équipe où est-ce que le noyau est déjà formé. Il te reste bien qu'à magasiner des, des de, de, du, du, du deuxième calibre, de l'entourage de d'éléments de, de, de, de, de, essentiels. Là. Ouais, ta maison, mais très te le paysagement l'autre. Oui, c'est ça. Le gars, il est -il capable de, de, de, de faire autre chose que du pays paysagement parce que. Dans la Ligue Nationale, le gars, il a connu que ça. Il a connu un club qui, avec le repêchage, est allé chercher d'excellents joueurs, les a développés, les a mis en place. Puis une fois qu'ils étaient en place, qu'ils sont devenus le noyau, après ça, tu n'as plus rien qu'à les encadrer, aller chercher deux trois affaires pour faire du patchage. Mais il n'y a, a jamais eu besoin de procéder, soit une reconstruction, soit une transformation d'un noyau d'équipe de la Ligue Nationale. Quand tu as besoin de négocier pour une transaction pour un joueur de premier place, c'est pas la même game que quand c'est pour un gars de quatrième trio, tu sais. Non, ça c'est sûr. Mais l'affaire, c'est que. Mettons, là, tu, là on, quand tu parles de comparer le noyau, là, lui, là, il est arrivé. Il avait déjà Price. Il y avait déjà Subban, il y avait déjà Patcherity. Il a un sens aussi il y avait quand même trois joueurs élites dans les trois positions. Euh, bon, Price, c'est Price. Souban, c'est Souban. Pis Pacho, ben c'est Pacho. C'est... Est-ce que... Est... Ouais, c'est un <rire> joueur élite. Est-ce que Pacquiao mérite d'être considéré comme un joueur élite? Ben, oui, mais comme je te dis, c'est, mettons, euh, moi, ce que, que, comment je te classe ça, c'est euh, un joueur de franchise, exemple Connor McDavid, mettons, lui, c'est l'exception, un Crosby, un Ovechkin, ouais. ça, c'est un joueur de franchise. Nous autres, notre joueur de franchise, c'est Carey Price. On est d'accord là-dessus? Ouais. Après ça, tu as la, la superstar qui va être euh, Souban. C'est pas un joueur de franchise, mais c'est la superstar. C'est notre joueur qui est euh, le, le meilleur à sa position. Mais, mais compare donc ça avec les, les Black Hawks. Ouais, c'est ça. Fais comparables. Wow. Tu vas voir que c'est là que le bas lesse. La superstar. mettons là, le joueur de franchise des, des Black Hawks. Moi, je dirais que c'est Kane. C'est Davis. Uh, La ouais, ouais, franchise, mais, ouais, ouais, mais c'est pas ça. le meilleur pointeur jamais. Non, mais la, la vedette, c'est Kane, mais la franchise, c'est. En fait, je, je, je, je m'en allais faire l'exercice le, suivant, dans le sens que Patrick Lee, c'est mon joueur élite. Maintenant, tu prends les mêmes trois, mettons. Kyrie euh, Crawford, c'est leur, mettons, euh, leur joueur élite. Ouais. T'as euh, Jonathan Taze, qui va être leur joueur superstar, puis t'as le joueur de franchise qui est Patrick King. C'est vrai la même affaire, exemple, sauf que... On rajoute deux autres éléments qui sont les défenseurs, qui sont eux autres aussi des oui. joueurs en de Non, mais c'est ça. Mais dans le sens, tu as t'as Duncan Keith qui est pas mal fort, mettons, là. Euh, t'as un Seabrook qui est très fort aussi. T'as... C'est sûr que, mettons, là... Mettons qu'on va comparer pour comparer, là, Subban pis mettons, là. Oui. Ouais. Euh, justement, un Seabrook, c'est euh, pas mal meilleur que tout ce que nous, on a comme deuxième défenseur. <rire> <rire> en partant, tu vois qu'il y a une inégalité là-dessus. Euh, à l'attaque, justement, c'est juste mieux entouré de partout. T'as Kane, Taze, euh, Marianne a Excuse-moi, mais Marianne a ça, ça. reste encore un méchant mon top 6. Euh, T'as plein de jeunes qui poussent. Nous autres, à Montréal, l'affaire, c'est qu'on a Patcherity en avant. Euh... Après ça, ben, t as, t as, après ça, t'as un jeune qui pousse qui est Gallchanian. Tu comprends, c'est ça l'affaire, c'est qu'il manque de stock, il manque de viande. On a Gallagher, mais un, Gallagher, c'est. Le comparable à Chicago, je peux pas vraiment en trouver un. Non, mais moi, je comprends pas qu'on mette Gallagher comme étant dans le corps du Canadien de Montréal. C'est un excellent joueur de soutien, mais même ouais. dans son. Même dans son type de joueur, il y a mieux. Tu fais juste prendre Brad Marchand. Il est clairement meilleur. On le déteste à Montréal là, parce qu'on le voit trop souvent puis qu'il est vraiment en peste. Mais le gars, encore une fois, cette saison, plus de 25 buts. Gallagher n'est pas capable de générer ça. T'sais. Donc même dans son style de joueur, il est pas le meilleur. Fait comment tu veux le mettre dans ton corps puis pas euh, te, te pincer les doigts de le faire? Oui, mais Gallagher il est quand même. Il est quand même fort, là. Dans le sens, il, il a, je pense que depuis qu'il est rentré, il a. Au, tout le temps des saisons en haut de 20 buts je crois euh, ouais euh, ou ouais, ouais ça ben, il ben, en a une petite 20 buts là ouais c'est ça 15-19-24 là il y a 15 fait que c'est quand même pas si pire mais ah, il y a 31 points à 40 games c'est vraiment euh, ça serait une de ses meilleures saisons s'il n'aurait pas été blessé là. non mais c'est sûr mais En tout cas, ça reste quand même que le, le joueur, moi, personnellement, Gallagher, c'est le genre de joueur que, qui mérite quand même sa place sur les deux premiers trios, juste par l'énergie qu'il apporte. On est d'accord là-dessus. Moi, je te parle de core. Ton noyau de ouais, l'équipe. bah non. Ben, le, le, ben, le noyau, est-ce le... que tu, tu prends-tu les mettons le top 6 dans ton noyau? Non, pas, pas, nécessairement, pas nécessairement. Meilleur attaquant meilleur attaquant, meilleur... c'est ton euh, ce sur quoi là, tu te dis « je peux pas toucher à ça, c'est le noyau de mon équipe, je construis autour Ouais, wow, sauf qu'il apporte un aspect de leadership, là, lui, par exemple. Là. Oui, je suis d'accord, mais ça, ça reste de l'intangible. Puis à un, un moment ton, donné, euh... sur la glace, ça te prend du tangible. Ah, oh, c'est ça. Enfin, c'est que, mettons, je suis Chicago, je change pas Kane puis mais à Montréal... Bien, euh... la gueule, si on si n'avait pas l'attachement de « Ah, oh, on l'aime, c'est un travailleur puis à Montréal, on aime les travailleurs moi, j'ai aucun attachement particulier envers ce gars-là. S'il y a un œuf ouais. go, tu sais. Si on est capable de ramasser meilleur, oui, tu sais. Non, c'est sûr. Ben non, moi je pense que mes trois intouchables, là, chaque position confondue, c'est Price Souban puis Galchien, parce que je trouve que Galchenyar, que ça tout le temps, Puis, si tu lui donnes de quoi de bon pour vrai, il peut sûrement être meilleur. Mais même Pat je C'est égal de l'échanger. En plus, l'attrait qu'il peut avoir avec son 4.5 millions par année avec un score de presque 40 buts. C'est un complément. C'est Thomas Vanek. Ah non, je suis pas mensu de savoir plus que ça. Non c'est un espèce de Thomas Vanek qui va faire des buts mais j'ai l'impression qu'il a, a beau avoir une belle shape là, il est pas physique <rire> il se traîne les bottes il euh, faut pas le tester ouais, ouais c'est ça okay. il y a comme un peu de Ben il y a un m'en foutais. En fait. ouais, Jean-Charles Lajoie disait euh, qu'est-ce qu'on veut avec les Canadiens de Montréal. Puis lui, il semblait viser euh, euh, que c'était la bonne chose, c'était le style de Patcharity. Est-ce qu'on veut le gars qui est flamboyant, qui crie tout le temps, qui est en train de parler, qui chiale contre les arbitres, qui est en euh, euh, qui dérange l'adversaire à la piquer sous ben Ou tu veux le gars qui est à la job, fait sa petite affaire, se promène de la queue entre les jambes, puis euh, dit jamais un mot plus haut que les euh, plus haut que l'autre. Puis moi, j'ai retweeté ça, puis j'ai dit, c'est-tu vraiment ça qu'on a de besoin comme capitaine d'un gars qui se promène la queue entre les jambes puis qui est comme véné quasiment d'être là sur la glace avec les autres gars? C'est-tu vraiment ça qu'on veut comme leader du Canadien de Montréal? Ben, je vais te dire, on voudrait un gars comme McDavid. <rire> ouais, mais là, ça, elle, elle, toutes les équipes en rêvent là. Ouais, mais c'est ça. Un... Mais McDavid, il est un peu silencieux, mais quand il est sur la glace, euh, il... Il parle oh, fort, il magique, là. Ouais, c'est ouais, ça. Il compense... Le, le, le... Tu sais, c'est un... À la Joe Sakic, là. Tu sais, Sakic, c'est ouais. un gars qui parlait vraiment pas, mais ça là, s'exprimait haut et fort, son talent, tu sais. Mais, mais Patrick Thales, il ne fait pas ça, là. Dave, c'est pareil. C'est comment qu'il l'appelle? Silent Captain? C'est quoi son surnom, déjà, lui? Bon, c'est comme je tu, je je sais Silent sais Bob, là, mais moins, c'est quelque chose... moins. pour moi... Taze est un gars qui, oui, a un bon leadership, mais c'est pas côté performance. À part défensivement, c'est pas nécessairement un joueur superstar. Oui, élite, mais pas superstar pour autant, tu sais. Ben man, euh, euh. Je sais pas, man. Euh, mettons qu'il est entre les deux, là. On va s'entendre là-dessus. Parce que moi, Taze, euh, j'ai souvent dit que c'est mon capitaine préféré dans toute la Ligue nationale. Là. Genre, tu, tu me dis euh, Patcher Lee contre Jonathan Taze, je sais que ça arrivera pas, là. Tu sais, le mais, gars, il y a une euh, seule saison de euh, il y a une seule saison de plus de 70 points. L'élite ouais, mais... de la Ligue nationale en termes d'attaquant, de, de, de, de puissance qui génère des points, c'est plus que 70. Hein. Oui, peut-être, sauf qu'il n'y a aucune saison dans le moins. Ce gars-là, il est juste parfait. D'accord. Mais pour moi, c'est à la manière de Plekanec on lui donne des tâches de troisième trio au lieu de lui donner des tâches de premier. Non, ça c'est qu -ce sûr que tu veux là? Dire par là. Ben, des au tâches défensives, c'est des tâches de, de, de troisième ligne. Ah, oh, mais je veux dire, tu, tu donnerais cette tâche-là à qui? Qu'est-ce que tu veux dire Parce que là, on parlait du capitaine, là, mettons. Ah non, non, mais j'enlève pas, le C à, à thèse du tout. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de performance offensive, ce gars-là n'est pas un superstar. Là. Non, c'est sûr que c'est pas comme un Patrick Kane. Même Kane, quand tu regardes ses saisons, là, juste avant, il y a une saison genre de... en haut de 80 points. Et là, il y en a une cette année. Il va... il... D'après moi, il va te torcher solide. Là. Il est déjà 82 points en 60 matchs. Là. Ouais. Mais... Euh... J... Non, ouais, je suis d'accord avec toi. C est... C est... Mais ça reste quand même que c'est Jonathan Taze. Ah non, je suis d'accord. Mais je le... reviens au, au point ouais, central de la discussion, c'est Est-ce que Marc Bergevin a identifié le bon noyau? Est-ce qu'il doit aller à la guerre pour conserver ce noyau-là et l'entourer? Ou il doit recommencer ou euh, transformer, euh, échanger certains éléments pour générer un meilleur noyau pour sa formation? Je pense que c'est plus de générer si un, peux... meilleur noyau, un, un meilleur noyau. Mais il est, pas il est bien parti, alors, mettons, un but. on n'a pas rien à dire. À défense, on a Sourbun qui, selon moi, fait une Très très très bon job. Oui. Mais même si le monde, même si la majorité du monde le sans dire le contraire, en tout coup, euh, de ce qu'on entendait ouais. dans les médias un peu partout, je pense que c'est quasiment juste euh, je veux pas amener l'aspect racisme là-dedans. Mais ça regarde mal. Non, je pense pas que ce soit ça la, la raison. Je pense que le gars, il est juste dans le moule des superstars. pourquoi que. Est... Dans ouais, Montréal, qu a, on, on pas des pas fait pas fait ça, est fait pour ça, tu sais cest parce qu'il tape parce que... ses nerfs de même? Non, non, le gars non. qui le regarde à la télé, il est écoeuré de le voir? Quoi, non, non, en fait, l'affaire, c'est qu'il fait 9 millions par année. Ouais, mais ça, ça c'est pas, mais... pas, pas notre problème. C'est pas Je sais que c'est pas notre problème, sauf que le Québécois moyen, je m'excuse, mais va être jaloux de son 9 millions. Ah, mais il sera jaloux. En réalité, s'il gagne, s'il se met à gagner, le monde va être bien content. Ils vont s'en foutre un peu. C'est normal, que... ça. Euh, euh, connais pas Nicolas, mais euh, le, le, le gars qui couvient à Nicolas Penses tu qu'on pensait à Nicolas Ciccone? Non, <rire> <là>? <rire> <rire> Mais je précise au cas qu'il y a des matantes qui nous écoutent, là, qui triffent sa visite <rire> oh de là. Au cas, là, c'est pas lui. <rire> euh, qui disait, euh, qui, qui disait, lui, Piqué Suman, je suis plus capable de l'entendre, je suis plus capable de le voir aller, je suis rendu au point où est-ce que si j'étais dans sa team, je mettrais mon point sur Ah, mais ça, c'est n'importe quoi. Il n'est pas dans le vestiaire, le gars. Non, qui dit. Du... ça. Non, ouais, ouais moi je... Puis je trouve ça drôle. Mais aussi parce que euh, aujourd'hui il euh, y a euh, un rant. J'en viens avec euh, Martin Lomé puis euh, son show euh, 30 minutes chrono. Il était en entrevue avec Marc Denis puis il parlait justement de, euh, du monde qui dit ses réseaux sociaux puis un peu dans les médias. Ouais, relation entre Piqué Souban puis Max Petcheretti, euh, ça va pas bien. Puis là, les deux, ils disaient... C'est drôle, ça. Ceux qui parlent de la relation, souban et ne sont pas dans le vestiaire avec nous autres. Autrement dit, on discréditait ces gens-là. De un, là, je pense que ces deux gars-là, Souban et Patcherity, sont assez brillants, assez âgés, assez matures, et dans la ligne nationale où est-ce que les médias s'est contrôlés, pour comprendre que tu vas pas pogner un l'autre en chicaner en avant des médias. Fait que le fait d'aller dans la chambre, pour moi, ça n'a aucun espèce de rapport. Deuxièmement, je suis jamais allé dans l'espace. J'ai entendu parler de <rire> documentaire qu'il n'y avait pas d'air là-bas. J'ai-tu besoin de me rendre dans l'espace, me rendre compte qu'il n'y a pas d'air par moi-même ou je peux me fier à ce que j'entends? Euh, des astronautes peut-être, des gens qui ont travaillé avec des astronautes, des gens qui ont, que, qui ont eu des relations avec des gens qui travaillaient. Mais, tu comprends? là L'information se propage et ça passe pas nécessairement par le fait de devoir se pointer les pieds dans la place. T'sais. C'est quoi ce commentaire-là, condescendant de gars qui se rendent dans la chambre des joueurs eux autres? Quoique, je peux pas te dire, j'ai pas joué dans la Ligue nationale. Non, moi non plus, mais je la regarde arriver, fait que ça compte. <rire> ben bon un NHL la Bia Pro Mais moi je suis un peu tanné de ça de ces médias là qui sont des anciens joueurs ou qui sont des ah, moi je suis des... un... un membre des médias j'ai une formation ou whatever puis je prends de haut tout le reste de la population je prends de haut les blogs Euh, ce matin, Michel Langevin disait euh, par rapport à Didier Drogba pis euh, il lançait une pointe à mon chum DLC il disait ça vous tente là euh, aller dans le buffet, aller prendre des photos de Drogba, ça ça nous intéresse C'est drôle, quand c'est pour la Ligue nationale, on veut pas nous entendre parler des insiders, on veut pas nous entendre parler des blogs. Mais pour le soccer, vu que c'est pas vous autres qui avez le, le, le, le pôle puis le le le contrôle, ces médias là-dessus, ben là, ça vous dérangerait pas d'avoir un peu d'aide venant d'une source euh, tierce sur Internet C'est quoi cette ah, ressemblance là encore C'est parce qu'ils ont peur, tu sais. En réalité, là, les, les nouveaux médias, qui appellent, là, exemple les blogs, les podcasts, tout ça qu'on est même pas payé pour faire ça. Le monde commence des fois à être tanné aussi d'entendre de, de, des journalistes, de Patrice Brisebois, Alors, en tout cas, je, en, là des gars que t'es comme tanné, t'es plus capable d'entendre. Fait que tu sais, t'en vas un peu plus dans l'underground parce que euh, tu peux être quelqu'un qui n'appelle pas ces lignes ouvertes. Puis ben tu te rends compte que ceux qui appellent ces lignes ouvertes ou ceux qui les animent, ton, ton opinion, ça les rejoint fuck all. Fait que des fois tu vas te retrouver comme dans les lescoulisses.com, tu fais crime le gars tu sort des, des critiques d'articles intéressants puis le fun, puis après ça, tu vois qu'il y a des likes, il y a du monde qui partage ça. Ah oui, là, là t'as des gars comme hein, Michel. C'est ça, t'as des gars qui font de la radio, qui sont payés pour ça, puis commencent à avoir des, des affaires comme ça, être partager plus que ses propres « shit » à lui, bien là, ils vont commencer à les attaquer. Fait que quand ils se mettent à les attaquer, ça veut dire que tu déranges. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien quelque part. Moi, j'ai déjà géré euh, le dans les coulisses euh, au repêchage par la date limite des transactions, mais tu sais, faut les « updates », Et on avait plus de 500 000 clics dans une journée. Je ne sais pas est si vous vous rendez compte au Québec dans un média francophone non connu, là, pas publicisé, c'est quoi l'importance de ce genre de journée-là, puis de ces statistiques-là, Mais c'est énorme. Je peux comprendre que RDS puis les médias traditionnels chient dans le culot de voir ça aller. T'sais. Je peux très bien comprendre. même pas 500 000 personnes qui écoutent les Canadiens en ce moment. Exactement. Voilà. Ah, je pense que ça, ça doit tourner à environ du 200 000, puis encore là. Un Surtout là, Super pas mal de moins. Ah, peut-être, mais c'est peut-être moins justement à cause de l'heure et euh, le fait qu'ils perdent tout le temps. Mais <rire> Ouais, c'est ça. T'as aussi, aussi des partisans euh, occasionnels qui vont l'écouter juste dans les séries ou ils vont écouter juste quand le Canadien gagne, mais euh, reste que le fan moyen. Puis ça, écoute, il y en a tout plein là qui suivent le Canadien, puis ils écoutent pas toutes les games, là. Fait que je, je serais En tout cas, je pense que RDS ne fait pas des 500 000 de codes d'écoute euh, à chaque soir de semaine. Fin de semaine, c'est ouais. d'autres choses. Puis, ce même pas eux autres qui ont les games. Là. Non, mais TVA Sport doit s'en mordre les doigts. Là. Ça fait deux semaines de suite qu'il n'y a pas de game les samedis. Là. Je suis sûr qu'il y a plus <rire> de personnes qui écoutent les après-matchs le samedi soir à RDS que de monde qui écoute la game à TVA Sport <rire> Oui, exactement. <À> sport, <rire> Et Et pourquoi que je vais en venir à ça aussi? Ce que Tu parlais tantôt. Euh, t'as as nommé François Gagnon, tu il sais, y, y a des journalistes là, de profession qui suivent le sport puis il y a probablement d'autres genres d'études, genre psychologie, sociologie, whatever, qui, eux autres, ont peut-être des fois des meilleures opinions sur des situations. Puis souvent, bien, je pense que les, les stations de radio ou de télé utilisent trop le, le, le, la popularité d'anciens joueurs qui amènent sur leur panel, tout ça, Puis c'est pas eux autres qui sortent les affaires les plus brillantes. Plus en, encore là, je pense que j'apprends rien à personne. Là. Mais Denis Gauthier, là, Christy, il est plus dyslexique <rire> que moi. T'as des gars là, comme ah ça, oui. c'est épouvantable Ils ont de la vieille mentalité. Et ils ont joué à les game. Que, les blogs sont soit à retraite ou plus dans le milieu, pas en tout. Fait que ça en vient que quand tu écoutes un panel de discussion avec... Euh, Dave Morissette, Éric Fichaud, Mathieu Dandeneau. Puis là, tu fais comme, tabarnac. qu'est-ce qu'ils disent, les gars, là? C'est comme quand je m'en vais jouer au hockey le lundi soir, qu'est-ce qu'on dit en chambre, là? Tu sais C'est pas euh, c'est pas plus brillant ou moins brillant, là. Mais quand tu penses un vrai journaliste qui connaît ses affaires, puis qui fait tes recherches, puis tout ça, je pense que c'est ça. C'est comme... Je fait, sais pas où je m'en ça. Le titre de journaliste, c'est tellement relatif comme euh, il y a deux, trois semaines, mon chum DLC euh, est sorti de l'ombre, il a décidé qu'il donnait son nom puis il jouait carte sur table parce qu'il y a trop de monde qui disait Ah, oh, tu te caches euh, ton visage, fait que t'es. Juste pour ça, on ne peut pas te croire. Fait que le gars, il a dit, bon, je vais mettre ça sur, euh, tape sur euh, carte sur table. Euh, le gars, c'est euh, Max, Max Maxime. Euh, Euh, Truman, je cherchais le nom de famille. J'avais ironique dans la tête parce que c'est un des deux anciens rappers du groupe L'Assemblée. Ok, tu sais, il s'est pas donné un nom genre Johnny Utah. Mm, non, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y avait le visage caché, mais au moins c'était son vrai nom. T'sais, là, le gars il montre sa face, mais c'est pas le vrai nom de J.T. Utah, parce que Jean Trudel, juste pour ne pas le nommer. Euh, J.T. Utah. <rire> <c 'est ça. rire> <rire> Regardez, nous euh... <rire> et nos 200 000 auditeurs ouais, c'est ça exactement euh, donc Max sort de l'ombre fait que là depuis ce temps-là 411.9 ils disent ouais, si vous voulez aller sur le site là, du rapper blablabla bla, bla. Oh, encore bah, une fois de la condescendance mais 4 minutes plus tard <rire> il y avait en entrevue Patrick Huard fait qu'un rapper pas le droit de jaser de hockey pour d'avoir un site de hockey mais on peut inviter en onde un humoriste. Ça, il a le droit de jaser de hockey, lui. C'est quoi le rapport avec ton ancienne profession et ce que t'as fait dans la vie pour te donner accès ou non à parler du Canadien de Montréal? Il y a où non, le rapport? C'est n'importe quoi, même. Ça, moi, quand ils font ça, ça me fait capoter, là, comme... Tu Cherche à... cherches quoi, genre, en, en bâchant sur les blogs qui... Là, trop... ben, surtout dans les coulisses, là, moi, je suis de... Je pense que c'est mon média numéro un. Oui, c'est je... mon agrégateur de nouvelles de sports favoris. C'est ça. ça. Puis, euh, personnellement, il sort souvent des, des, des, des scoops que genre les médias ne voudront pas parler sans être, mettons... Euh, t'sais, c est, c est, c est... Moi, je peux dire... Il est jamais mine dans ses affaires. Il est jamais méchant, rien. Mais ils vont sortir des affaires, des fois, que les... tu ne vaux pas nulle part ailleurs, sauf là. Ouais. Ou bon, ça se répète 2 3 semaines après euh, des médias traditionnels scoop de oh, l'affaire. Ouais. Écoute, j'ai déjà ah, oui, sorti euh... quand euh, quand Marc-André Bergeron est allé jouer en Suisse, c'est moi qui ai donné l'info. Je travaillais avec quelqu'un qui était un bon chum du restaurant trois... euh, du copropriétaire du restaurant de Bergeron à Trois-Rivières parce qu'il vient de ce coin-là, il y avait un restaurant puis vu qu'il allait jouer en Europe, ben c'était plus osé de faire la gestion blabla. tu sais. Bon. Fait que sors l'information, c'est béton. On sort la nouvelle, on est les premiers. Deux jours après, scoop exclusif de je suis pas trop qui, là, RDS, Bergevon, euh, Bergeron, signe, euh, signe en Suisse, euh, l'ancien du Canadien, blablabla. Putain, on l'avait sorti avant, là, avec des preuves béton pis solides, là. Mais on peut pas donner le crédit euh, aux internets. Moi, je vais toujours me souvenir, je m'en souviens pas, c'est si lequel, C'est en tout cas, ça a coûté sa job, pis j'ai juste comme Jérémy Filosa en tête, là. Il avait, il avait lu, lu textuellement le ouais, euh, site internet québécois. Ouais, c'était meurs de transactions. Ouais, il y avait Tout le toutes les points. Tout le texte au complet, man. C'était fou, je capotais, mais... Ah ouais, écoutez-moi ça, j'ai pas, pas vu ça passer. Ben, le gars l'a le, le gars, le filmé, hein. Puis, euh, ben, il a filmé, il a probablement qu'il écoutait à RIS où il y avait l'enregistreur, il peut reculer, whatever. Ouais, pis t'avais le texte sa à sa côté. Il a mis sa page à côté de la télé, puis là il finit. Ok, écoutez bien ce qu'il va dire. Là, il disait le texte. C'était exactement mot pour moi ce que le gars disait à la télé. <rire> Génial. <rire> il a, a perdu ça. sa job. Malheureusement. Ben, heureusement, oui. C'était Jérémy Rainville. Ah ouais, c'est <rire> ah, ouais, ouais, ouais, ça. Ouais. Incroyable, lui, ici. <rire> ouais, mais je pense qu'il est en... je pense qu'il est encore. Ta euh... radio, Gaston. Non, mais je pense qu'il était encore à RDS, mais... Ah Il... oh a peut-être pas, en tout cas. Mais ça me j'avais entendu tout à un moment donné qu'il était à RDS, c'est juste qu'il était plus à l'écran. <rire> parce qu'il y avait comme un contrat ou je sais pas quoi, fait qu'il travaillait quand même encore pour eux autres, mais c'était... Ouais, parce que j'avais ici l'article. Euh, Jérémy Filosa congédié par RDS suite à son media fail. Jérémy Rainville est au 98.5%. Je viens de voir un extrait, un audio du 14 février, donc euh, il y a trois jours. Euh, West qui est en entrevue, euh, il, il anime les amateurs de sport. Ou il est journaliste. Ouais, est il, il est rendu à la radio. Ouais. <coughs> on l'a caché là. Ouais. Hey, euh, mais euh, <rire> je, je reviens sur l'APOC, là. Euh, J'ai parlé d'un texte. Donc, euh, le, le noyau du Canadien versus celui des Blackhawks, puis comment gérer ça, est-ce que Benjamin est, est apte à faire la job? L'autre texte que j'ai fait, euh, je parlais d'une théorie. Il y a le tankage qui est une théorie qui est, qui est très populaire, euh, que, que, que j'aime énormément, mais avec Montréal, on ne peut pas perdre. C'est impossible. Donc, je me suis dit, pourquoi pas y aller d'un demi-tankage? Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, C'est que, pour moi, Carey Price est un excellent gardien de but. Encore bon pour plusieurs années, il n'y a pas de problème. là. La défensive est encore jeune. Souben a 26 ans, euh, c'est ton meilleur défenseur. Euh, tu as quelques jeunes à la Beaulieu, euh, tu as euh, Patterin, tu sais, tu en as quelques-uns. Donc, il y, y a moyen de faire avec la défensive qu'on a. Moi, là où est-ce que je vois le problème avec le Canadien de Montréal, c'est avec l'attaque. Donc le demi-tancage, c'est de faire un tancage, mais juste pour l'attaque, parce que de toute façon, ça se développe plus rapidement un attaquant qu'un défenseur ou un gardien de but. Alors allons-y, vendons des attaquants, vendons les Plecanek, vendons les hellers, gardons juste ce qui est en bas de 25 ans puis qu'on considère qu'il y a du potentiel, et vendons le reste, dont Max Pacioretty. Je lançais même quelques, quelques idées de transaction euh, qui euh, pourraient faire du sens. Je veux savoir votre avis là-dessus. Si le Canadien de Montréal fait un tankage, c'est sûr que c'est un processus qui est long. Par contre, un demi-tankage, seriez-vous prêt à embarquer là-dedans? Seriez-vous d'accord avec ce processus-là? Garder la défensive, garder le, euh, le gardien de but, mais liquider l'attaque pour rebâtir une formation offensive euh, qui sera différente, plus jeune et euh, peut-être, et on l'espère, meilleure. Bon, moi, je suis d'accord. pour Encore là, je serais... Même affaire, parce que, oui, c'est un demi tankage parce que, d'un sens, tu gardes une partie de ta défense. Encore là, même encore là, la défense, je, je, je serais même prêt à liquider du stock. Là. oh oui, ben oui. Mais les, les Markov, les euh, M&M. Les, euh, ah, ouais, ben c'est Toutes les, les bebels qui ne servent à rien. Là. Ah. Euh... Bon, non, mais pour eux, moi, quand j'ai eu ton texte, je vais te voir. Oui, c'est en plein ça. Puis, justement, euh, c'est un peu comme... Euh. T'avais donné une. Je ça fait longtemps que j'ai eu ton texte, ça. Mais avais donné une euh, la, la suggestion justement de trader Patchery et tout. Ouais. Pis, avais T'avais donné des, des, des bons noms qui justement qui pourraient se greffer et tu c'est pas. Euh... Ok, je vous les lance. Je pensais pas euh, aller si profond, mais tant qu'à avoir la diction. Mettons qu'on décide qu'on met Patchery en vente, on peut s'attendre à ce que euh, on reçoive en retour un premier choix et un espoir de premier plan, donc on accélère la reconstruction de l'attaque. J'ai pris que des formations dans l'Ouest, vu que c'est plus facile, vu que c'est quasi. Ben pas quasi impossible, mais c'est plus difficile dans la même conférence, puis tu veux pas que ton gars que tu as échangé vienne te, te hanter par la suite. Dallas pourrait être intéressant à trader euh, Nishushkin et un premier choix pour Max Pacioretty, surtout que la fenêtre pour la coach Stanley est ouverte là maintenant et Nishushkin euh, tarde à, à se développer. Nashville, Kevin Fiela et un premier choix, ça Extrêmement intéressant. Euh, on a un trou béant à l'aile droite. Le Colorado a Mikko Ramtanen, un géant 6-6, du talent qui sort par les oreilles, et un premier choix, pourquoi pas, pour donner un push pour les, les playoffs. Ça ne t'a pas grand-chose d'être eux aussi compétitifs. Les éléments sont pas mal tous là partout euh, pour être, pour être intéressants. Et ma, ma dernière idée, la dernière proposition, Adrian Kemp, qui est lui aussi un, euh, un gros gars, c'est un 6-4, quatre ailier droit, euh, et un premier choix de la part des Kings, ça serait les, les, les quatre transactions là, que je soulevais comme étant des possibilités réelles si tu mets un Max petcher sur le sur le marché. Pis encore là, si tu joues bien tes cartes, tu peux probablement aller te chercher quelque chose de plus. Là. Si tu fais une enchère, tu dévoiles, hé, hey, Max Maturity est, est sur le marché. Oh, pas, est, euh, on est Mais tu on ne voulait pas le laisser pour rien, pis là, écoute, les équipes ça s'emballe sur enchère, il y a peut-être même moyen d'avoir plus que ça, mais encore là, les espoirs que j'ai que j'ai euh, mentionnés, euh, vous pouvez aller voir leur fiche euh, sur euh, Hockey Futures, pis c'est gars qui c'est bien cotés, là. En même temps, euh, je pense que j'ai vu un tweet Vlopollon où je. Je serais absolument fan, puis il parle d'un tweet. Euh, il y avait quelqu'un qui avait parlé de. qui avait tweeté comme quoi qu'il y a environ une dizaine d'équipes que si Pat serait disponible, il serait intéressé. Fait tu sais, il y a de l'intérêt, là. Oui. Pourquoi il en parle? Parce que ça a été mentionné, ça a Puis je pense que c'était vraiment un insider quand même assez proche là. T'es pas Bob McKenzie pis tout, là, mais. sais il en parlerait pas juste pour faire de la merde là. Un ah peu non tu laisses mets... plus un petit peu d'information puis là tu fais comme oh, euh... ah non on a jamais dit ça Voyons. non ah, mais c'est sûr il y a quelque chose qui se passe puis tu sais maintenant comme là euh, dernièrement ça parlait beaucoup de bon la, la chicane fait que là il y a comme là, team Subban puis team patcherly ouais entre les deux je ne pas je suis pas je suis pas pour qu'il y ait deux teams en général là. mais euh, Genre entre les deux, c'est clair et net que c'est Souban qui reste. Là. Puis Patrick Lee va s'en aller. Si il a à s'en débarrasser. Là. Ben oui. De un, parce que t'as signé pour euh, 8 ans Subban à 9 millions. Euh, bon, je pense pas vraiment que c'est important, mais qu'il y ait un fait un don de 10 millions, euh, c'est peut-être mal vu de l'échanger tout de suite. Fait que... Euh, <rire> Imagine, tu, tu trades Subban, là. Quel... quel... Quel message t'envoie au restant des vedettes de la Ligue nationale? Jamais on va aller à Montréal. Tu donnes 9 millions pour les enfants malades, pour le kick-out. Non, tu sais. Tandis pas de ça serait quasiment logique parce que son contrat vient échéance comme dans un, deux ans ou un an ou je sais pas quoi. Je veux pas regarder vraiment, là. Mais je sais que c'est bientôt. Il va demander cher, il va demander ben, cher. Ben c'est sûr. Fait tu sais, à, à la base, là, c'est 4.5. Fait que. Pour un, un buteur de presque 40 buts, c'est une aubaine euh, phénoménale. Fait que si tu peux aller chercher du bon stock pour ça, go! Puis quand tu vas le signer comme Yannick vient dire, dans le fond, là, il va coûter euh, facile en haut de 7 millions par année. Puis je m'excuse, mais moi, 7 millions pour Patrick Lee, c'est non de suite. Manon. Non, non, c'est le temps. C'est le temps de s'en débarrasser. L'erreur qu'on a faite, c'est de l'avoir mis capitaine. Là. Ouais, ben c'est les on joueurs, en joueurs selon maintenant. les dents. On ouais, s'en même ouais, temps. On s'en compte maintenant, là. Non, ça, c'est sûr, mais en même temps, c'est sa première année comme capitaine, puis il euh, a pas de l'air d'avoir de support de, de ses vétérans. Là. Mais c'est un gars qui est, qui, qui est silencieux de toute façon, t'sais. tu sais. C'est-tu le genre de gars qui est capable de, de transformer un mood pour l'amener vers celui qu'il faut pour gagner, tu sais? Bah, il y a Subban Moi, crée, est qui fait ça. Moi, ça beaucoup, là. Souban qui fait ça, mais ça a l'air que ça dérange le monde dans le vestiaire. Ah non, il faut, faut surtout pas. En plus, ses casquettes, là, come on, tu sais? Non, euh, mais c'est ça, ça, ça. <rire> Puis, euh, vraiment une mini-parenthèse, le monde qui chiale sur le contrat de Souban à 9 millions, là. il y a Dustin Bufflin qui est destiné à 7.5. <rire> On est loin, loin, loin de ce que Souban est capable de faire à Dallas. Ben, c'est ça. Mon, mon chial compte, euh, contre Souban avec son contrat, mais imagine si un Coates à 10 millions à Montréal la journée ou une semaine qui ne marque pas. Là. Non, mais c'est ça. Pis en plus, <rire> ça, c'est 10 millions, mais ça a l'air que Toronto serait prête à mettre 11 ou 12 millions par année. Ah non, si... Ah, oh, mais ils ont le moyen aussi, fort. là. Ben, c'est ça, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a, moyen, y a personne. Il n'y a personne avec qui qui va jouer, là. Ben, William Nylander, t as, t as, t as, t as, Mitch Marner, t'as une coupe de bons joueurs qui s'en viennent, là. et hey, D'ailleurs, okay. je, je, je peux-tu revenir juste ma discussion que j'ai eue avec, euh, avec euh, Gilbert Delorme? Écoute, oui Écoute, tanky, c'est impossible à Montréal selon lui. Pis c'est correct qu'il a le droit à son opinion, j'ai pas de problème. Sauf que 4 minutes après que j'aille raccroché, il dit tu sais, à Montréal, on n'a pas de premier centre, là, c'est pas, pas facile d'en avoir, tu sais, des Crosby, des Thames, des McDavid. Je suis comme Ouais, mais ça c'était des hauts choix. Il y a 4 minutes, tu me disais, ouais, mais les choix je j'étais pas sûr de ce qu'ils vont te donner. Ouais, mais ça commence de même tout le temps les joueurs de la Ligue nationale. Ça commence tout par le draft. Ouais, c'est un peu contradictoire là. en fait son opinion pis je l'écoute quand même souvent là, on dirait que c'est tout le temps chancelant c'est oui non oui non tu sais comme il a dit ça justement à la radio le pendant je l'entends en fait je pense que l'affaire avec le repêchage ce qu'il n'aime pas c'est que c'est tellement on le sait que c'est des sure shots là, les, les les trois premiers ouais. c'est clair sauf que eux autres dans leur mentalité c'est tu peux tellement pas être sûr qui va être aussi ouais. bon et qui peut porter ton équipe. C'est vrai, là. Mais, mais en équipe. Il parlait souvent d'Alexandre que c'est le meilleur des exemples, mais j'en ai pas full d'autres, là. Non, mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, je dis, Galchenyuk, là, mettons, c'est un top 3, puis il fait bien en tabarouette, puis tant qu'à moi, il s'améliore à chaque année. C'est sûr que si tu vas te chercher un Austin Matthews ou les autres, parce que faut vraiment que je m'y mette, c'est ces jeunes recrues, mais... Ouais c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va changer le visage de l'équipe. Dredd, en partant, si tu te vas chercher dans le top 3, il y a des chances. que Tu joues l'année d'après ou l'autre d'après, puis tu vas changer l'équipe. Oui. Pas pour rien qu'ils vont te chercher dans le top 3. Hey, en entrevue, là, euh, okay, 30, non, 30 minutes chrono. Je, je les bloque beaucoup parce que je les écoute régulièrement. OK, 30. OK, 30, c'est un peu de la merde. Non, non, non, c'était pas <rire> OK, 30. C'était 30 minutes de chrono. Euh, ils ont eu une entrevue euh, avec Mark Crawford, qui est le coach à Zurich. Le club où est-ce que Austin Matthews euh, évolue cette saison. Euh, entrevue en français, by the way, de, de ah, Mark ouais. Crawford. ouais. oui, euh, tu m'as envoyé pas écouté. Ouais, tu, tu devrais. pour vrai, ça, ça, ça, ça vaut, euh, ça vaut ouais, vraiment la peine. Euh, Austin Matthews joue contre, euh, comme un homme dans une ligue d'hommes et est pratiquement déjà le meilleur joueur de cette ligue-là il y a 10 ans de moins que tous les gars dans la ligue C'est euh, euh, grosse responsabilité c'est un premier centre euh, ligue nationale all-star selon Mark Crawford euh, sans aucun doute il n'y a même pas de doute dans, dans son esprit et ça pour moi ça, ça, ça a valu beaucoup je lis euh, Je lis quelques, quelques sites là, que, que j'aime beaucoup sur les, les prospects puis qui disent bien des affaires. D'ailleurs, les deux Finlandais, il y a quelques personnes qui déclarent devant Austin Matthews. Mais pour le Canadien de Montréal, c'est clairement un fit par, parfait. C'est le genre de gars, tu, tu peux pas te tromper. Il joue déjà contre, contre des hommes. Il prend déjà des, des minutes en désavantages numériques, pis en power play. ils il jouent tout le temps, partout. Tout, partout là. T'sais. Donc... Euh... Je pense pas que tu peux te tromper avec Austin Matthews comme un premier choix. là. Non, je pense que personne va se tromper avec ce choix-là. C'est ouais, pas, pas comme un McDavid, mais... Non, puis tu sais, on cite toujours l'exemple d'Alexandre de, de Degg comme, tu sais, tu peux te planter avec le premier choix, mais ce qu'on oublie de, de mentionner, c'est qu'Alexandre euh, Degg avait une qualité essentielle. C'était sa vitesse. Et ça dans les niveaux plus bas que la Ligue nationale, tu peux t'en sauver, tu peux tricher sur certaines affaires. Si t'es si plus vite que les autres, ben, tu vas pouvoir passer à, tra à travers les autres joueurs pis ça paraîtra pas, tu sais. Mais dans la Ligue nationale, le niveau est tellement élevé, les gars étaient tellement larges, en plus, tu avais le droit à l'accrochage, que si ta force, c'est la vitesse, ça venait qu'à être pratiquement éliminé par le style de jeu qui était pratiqué dans la Ligue Nationale. Donc, dans une Ligue Nationale d'aujourd'hui, où est-ce que l'accrochage est pratiquement enrayé, que les joueurs... ben, a, Tu vois quelques exemples de gars plus petits, des Johnny Godrew, que c'est leur vitesse, qui sont leur force, puis que ça ça à, à, à être bon dans la Ligue nationale d'aujourd'hui avec les nouveaux règlements. Je pense qu'Alexandeg aurait pu être dominant en 2016 dans la Ligue nationale, mais dans les années 90, la Ligue était pas faite pour ce style de joueur-là. Il faut, faut mettre en, en perspective aussi. Là. Ouais. Il n'y a pas eu des mauvais... Euh, tu Il n'y a pas eu de mauvaise saison la première année non plus. C'est juste parce que le gars, ça ne tentait pas de se forcer. Là. On voyait qu'il était dépassé un petit peu, là, mais... Ça a fait un flop, mais ça n'a pas fait... Euh, tu sais, je regarde ses statistiques, là, vite, vite. Là. Je pense que la première année, il était des meilleurs pointeurs des sénateurs. Oui. Mais tu sais, il y a deux saisons, euh, trois saisons de 50 points euh, dans l'International. Ouais. nationale. Tu sais, c'est pas digne d'un premier choix, puis tu sais, on le ridiculise parce que c'était le premier choix overall, mais tu sais, c'est un gars qui a joué euh, tu sais, 600 quelques matchs dans l'International, nationale, 300 points, tu sais, ouais. euh, 0,50 points par match, hein. 51 points, sa saison recrue. Oui, tu sais, effectivement, tu sais, comment je te dirais ça, c'est qu'à un moment donné, c est... C est il y a le contexte beaucoup, puis, tu l'organisation des... des sénateurs d'Ottawa à ce moment-là, était complètement, mais tellement vide, tu n'avais rien là, dans ce club-là. Là. ouais pas... parce que 51 points, moins 45. Alors, c'est ça, il n'y avait rien, rien, rien. Que... <rire> C'était un club d'expansion à ce moment-là. Là. Euh, fait Il faut, euh, faut remettre en, en contexte. Puis il y a des premiers choix pires que ça, là, des équipes qui se trompent. Là. Puis, je trouve ça drôle que tous les palmarès, on nous présente des gars qu'on a vu passer dans la Ligue nationale, mais on plu jamais les noms des gars qui ont fait zéro match, tu sais. Mais on oh, les connaît ouais, pas raison. les autres, fait que en... je trouve ça. En tout cas, je trouve ça euh, pas fantaisiste, là, mais. Là, c'est facile de là. C'est ouais. ça. On va te pluger moi, les moins bons que tu connais, C'est facile, là. Euh. Aviez-vous d'autres sujets vous autres? Ben moi oui, je l'ai. C'est c'est bon. on a parlé pour le Souban. C'est en fait en gros là, ils ont pas le droit de vivre. Euh, hey c'est euh, un, un le match lavalanche vient de marquer en, en désavantage numérique. Yes. Yes sir. Yes. <rire> yeah. Tout ce qu'on a là, tout ce qu'on qu peut retenir de la saison à date, c'est que c'est une saison euh, avec plein de controverses, ça n'a juste pas de bon sens, autant au début de l'année avec Cation que toutes les photos de dîner ou ceux qui n'ont pas le droit de vivre et euh, de sourire et de Surtout pas! d'être des humains normal. Euh, puis euh, la supposée chicane entre Patterdy et Suban. Euh, puis le, le vestiaire ça va pas bien, Suban personne l'aime. Mais par exemple, quand on gagnait, personne en parlait. Euh, Fait en gros, euh, je vais être d'accord avec toi. Euh, je, je, bon, ben en fait, on, va être, on est tout obligé d'être d'accord avec toi qu'un demi-tancage, ça pourrait être euh, une pas pire bonne solution. Ben pour, moi, je pense euh, que pour Montréal, où est-ce que tu t'as pas le droit de perdre Ça serait, euh, ça serait la, la meilleure avenue, mais faut faut vendre. Et une question de même, pensez-vous que Marc Bergeron a les couilles pour faire la job Ben moi, je laisserai une chance. C'est sa première année, là, qui qu'il y a vraiment de la misère. Là. Mais si, si il peut euh, juste comme ben, comme ça, dire d'avoir des couilles, de faire des moves, puis se débarrasser, tu sais, de pas être trop attaché à ses joueurs de cette façon-là, peut-être. Mais il faut, faut qu'il le fasse, faut qu'il le fasse parce que sinon euh, ça marchera juste pas. Puis toi, Yann je suis vraiment d'accord avec toi, honnêtement. Mais tu sais, j'suis... Je sais pas. Je sais pas quoi penser tu sais encore. <rire> non, non, mais je veux dire, je vais pas encore rétabli mon opinion à 100%. Je pense que je vais laisser euh, du temps passer vraiment avant de... Oui, c'est sûr. Euh, avant, avant de commettre. On va s'entendre, par exemple, qu'on est obligé d'être d'accord que Michel Thérinien s'est obligé... Toujours... Même si les médias disent qu'on ne peut pas se fier là-dessus parce que Price c'est pas là. Mais regarde, il n'a pas trouvé le moyen de faire gagner son équipe avec euh, pas de goaler, fait que selon moi c'est c'est pas un bon coach. <rire> Yo, euh... ouais, juste le fait qu'ils disent que bon gars, aujourd'hui les joueurs ont décidé, ont pris l'initiative de se présenter à l'aréna puis de répondre à tout le monde, puis de dire garde, ça c'est pas l'idée du coach. Déjà là ça c'est la preuve un peu qu'il y a pas le contrôle. C'est ce que je pense. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je, moi, je suis loin d'être convaincu du travail de, de Marc Bergevin. D'ailleurs, les gars de la soirée du podcast ont fait un spécial sur Bergevin. Et ah ouais, ils recensait tous les mouvements ouais. de personnel qu'ils avaient faits. Puis, c'est pas glorieux, là. C'est vraiment non, ouais, pas, pas, pas glorieux. Puis, ses ouais. signatures de contrat aussi. Tu sais, le fait qu'on le paye 9 millions, s'il avait pas voulu, s'il avait pas exigé un bridge contract pour euh, prouver la valeur. Il avait gagné un Norris, le gars. On a-tu vraiment besoin de Non, pas à ce moment-là, là, mais tu sais, on... il était déjà dominant. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire faire euh, ce, ce, cet exercice-là? On aurait pu signer Subban pour 6 millions pendant genre 4 ans, puis on aurait sauvé de l'argent, puis il ne coûterait pas 9 millions actuellement. Là. Ah, t'as raison. As mais raison. Ça, ça, ça, par exemple, je, je le dis, puis je l'ai dit dans le, dans le dernier euh, podcast, il euh, y a trop d'influence des anciens joueurs. Je je suis pas mal sûr que le bridge contract c'est à cause de ça, il y, y a trop d'affaires. Le, le DG a été choisi par un ancien joueur quasiment où il, il était consultant de. Wow, ouais, Serge Savard. Ouais, il est trop. Euh, L'aura trop des présents, anciens joueurs. Ouais, mais c'est ça, c'est gossant, Il Faut changer la mentalité, changer de génération. Euh, euh, je sais pas, faites de quoi. En tout cas. Mais c'est vrai ce que t'apportes, euh, JB, quand tu dis euh, le, le dossier, moi tout, je l'ai écouté la soirée du podcast sur.. Euh... Ils ont fait une seule et là job. Bien. Euh, bravo les gars. Vraiment, vraiment intéressant. Puis quand c'est Jeff Mallet je pense, qui fait la rétrospective de A à Z de ouais. tous ces mots. Puis c'était épouvantable. Il y a des noms que j'avais oubliés là, mais vraiment, j'avais fait exprès des oubliés. là. Puis tu fais, ah oh non, c'est vrai, il a fait tellement Il n'y en a pas fait tant que ça des bons. Je pense que le meilleur qu'il avait fait. Pis ça n'est pas un super bon non plus. C'est Vanek puis Petri. C'est les deux ouais. seuls moves genre transactions de joueurs d'impact qui a fait. Puis Vanek il l'a pas gardé puis c'est correct. au salaire qu'il demandait puis au cœur qu'il donnait, je peux comprendre. Mais Petri, on le signe puis des débanda total de de, de de son calibre de jeu cette saison. T'sais. Ah ben lui si tu vois que Price euh, l'aide dans ta barouette, là. Ouais. Euh, mais il a pas, non mais il était cherché un autre gros joueur aussi là un autre super des gros joueurs Devin Dominic. C'est juste qu'il l'a pas gardé. Oui, oui. Exact. encore une fois, on est allé chercher le gardien de but numéro 3 des Oilers, tu sais. ouais qui... On aurait peut-être été mieux d'essayer Dominic à l'époque que là, Scrivens aujourd'hui, tu sais. Oui. C'est tout le temps pour rendre service aux autres. J'ai hâte que le monde fasse pareil avec nous autres. Eh, prête. Ça arrive. prêt à attendre ça, là. Ça risque d'être là avant que ça arrive. Euh, oui, je voulais amener ça. Euh, Alexandre Couture sur Twitter qui euh, a fait un petit tableau, tu sais, puis il disait les 30 derniers matchs avec les coachs, ouais, congédiés. j'ai on parle de, de gars là, qui sont entre .300 de, de, de, de victoires euh, en pourcentage et .600. Tu sais, des gars qui ont même... des Mike Johnston avait euh, 15, 10 et 3 à ses, euh, à ses 30 derniers matchs. Là. Euh, euh, à ses 28 derniers matchs, pardonnez-moi, euh, avant de se faire sortir de, de, de, de, de Pittsburgh, et Michel Therrien est à point .223, 8-21-1. Et il a sa job encore. Fait que, le comparable mais pas sûr que d'avoir fait cette, ce call-là, Bergevin, de dire ah, « Therrien est là jusqu'à la fin de la saison, euh, on, il peut pas bouger ». Ouais, ben, parce si que ne qu gagneront pas s'ils laissent là, fait qu'ils font peut-être exprès. C'est ça, Et exactement. comme... Deux il... à un en passant. Pour. Ouais. Canadien. Quoi C'est hey, tu de la rose Non, c'est leur, c'est leur, En plus. Oh, ouais, mais lui, c'est faut augmenter <rire> sa valeur pour se faire échanger. Oh, oui, non, c'est ça. Euh, rumeur de la transaction de Day Louise avec les Docs. Croyez-vous Ah, j'espère. <rire> oui. Ouais. Ah non ah ouais. Ouais, mais euh, non mais regarde les, les mettons tu parlais des Black Hawks tantôt là le parallèle mm -hmm. est super bon tu sais tu as des gars qui performent ça à trois puis euh, ils s'en vont en série puis ça marche au bout puis les Black Hawks ces autres là ils sont pas prêts à donner un gros contrat à la fin de l'année ils laissent tout le temps partir des gars comme euh, je sais pas c'était qui le dernier qui est parti c'est tu Brandon Saad ou Dave Bollan aussi tu sais des gars comme ça puis Il a pas le talent de ces gars-là, -là, Delwis, puis il va demander des gros salaires à la fin de l'année. Fait que j'ai l'impression ah, ouais. qu'il faut qu'ils partent. Ouais. Part, c'est sûr, un choix sûr. de location pour l'autre équipe qui va le prendre. Là. Comme mon ami me disait, il dit euh, Tu veux-tu vraiment toi un DeLouis à 3 millions? Ben non. Ben non. Non. Ben il dit c'est ça qu'il va avoir. Fait qu'on s'en débarrasse. C'est -ce qu ouais, ça qu'il va demander. Est-ce euh, qu'il va l'avoir? Ben, ben, à 13 buts, pas mal sûr qu'il va l'avoir. S'il y a des joueurs qui sont capables d'avoir je sais pas combien de. De millions avec des 60 points par année. Euh, genre play Kabila. Hey, mais c'était un autre, ça. C'était un autre bon move qu'il avait fait finalement. Euh, c'était contre qui, lui? Euh, euh, Diaz? Ou... Diaz, ouais. Ouais. ouais et... okay. Diaz ou Weber? Ben les deux ont été à la même place, fait que je me rappelle pas. Ouais, non, en tout cas, c'est un des deux, là, mais c'était pas. Euh... Non, ben c'est euh, Weber, lui, il avait été euh, pris au balotage, je pense. Ah, peut-être, ouais. Mais peu importe, c'est... Il y a un genre je pense. Ouais, de... je... Oui? Je, je Finissez votre phrase-là. Vous... Non, mais c'était fait... juste ça. Fait... <rire> je vais aller au passe de la palette. On en a eu. Euh, Alexandre Girard qui nous demande « Vous êtes rendu où dans vos différents pôles de hockey? Euh, » Moi, le seul que je participe vraiment et que je suis attentivement, c'est celui de la soirée du podcast sur marqueur.com. Je suis 26e. Et j'étais loin, loin, loin, j'ai déjà été dernier. Euh, genre ouais, à 42e. Au début. Ouais, ça, ça, j'ai fait mes trades. <rire> ça, ça a fait du bien. Jerry, ah, t'es oui. 24e et. J'ai pas de trade de fait. Mais oui, mais t'es bon naturel. Qu'est-ce qu que tu veux? Jesse ouais. Chaplot est dernier à 42. <rire> et euh, Yann Dupuis est 20e. Fait que c'est le. La... Non, non, 11... non, non, non, non, je, je suis 14e. Oh! 14e? 14e, j'ai fini troisième l'année passée. Ben non mais moi je suis dans le cumulatif puis t'es euh... je l'ai là dans face je suis avec un autre par exemple. Checkez les points. Hein. Mais en tout cas, moi là ouais, ma, réponse, ma réponse va être courte là. Je suis un peu comme le Canadien dans toutes mes poules. <rire> <rire> <rire> J'espérais pas mal puis finalement je tombe. Là tu checkes tu le classement en direct parce que le classement en direct c'est juste les matchs d'assaut. Non, non je, je, je je vais dans le cumulatif. Ah, pa panorama, ouais, c'est ça. Ben, Panorama, c'est-tu toute la saison? Cumulatif, ouais. Dans en direct. Puis de l'autre, le panorama, c'est t'as tout là, dedans. Tu cumules, t'as. Ben, Panorama, t'es 20e, Maignan. C'est marqué en tout cas. Ouf. Pas grave. Il y a comme 5 points qui te limitent. Ouais, les... En tout En tout C'est vraiment serré cette année. Pour vrai, c'est fou. Ouais. Euh, ensuite, euh, ils nous demandent dans la main veine euh, quel style de poule vous préférez. Qui euh, peut sélection de joueurs par ronde, euh, points par année, avec des avec ou sans échange. Euh, Qu'est-ce que vous préférez Ben nous autres, on en a un autre que c'est super est super simple. Tu te fais une équipe au complet. Fait que tu choisis euh, tu choisis trois quatre trios. Ok. Fait que faut absolument que ce soit des centres. Que tu, cho tu choisis 4 centres, quatre alliés gauche, 4 ouais, droits. Puis ouais. euh, six défenseurs, deux goalers puis deux équipes. OK. Puis euh, tu as peut-être il euh, me semble que c'est 30 secondes ou en tout cas c'est une coupe de secondes que tu as pour faire ton choix. Fait que là, tout le monde a sa petite revue et là, ça check. Pis des fois, il euh, y a des positions euh, alternatives. Fait que si un joueur joue des fois à gauche, mais il est classé euh, centre. Tu veux l'avoir pareil, puis tu te prends la gauche, bien là, il y a comme un petit time-out qui se fait pour aller juste valider les positions alternatives. OK. Puis, euh, ça devient intéressant. Je sais qu'il y en a des fois qui rajoutent même la marge salariale. Là. Ils se rajoutent comme, il euh, ne faut pas que tu dépasses 80 millions ou quelque chose comme ça. Là. Mais euh, non, c'est une façon qui est super intéressante avec une transaction à faire euh, par, pendant l'année. Puis euh, Non, c'est cool. Puis si j'avais un conseil à te dire, si tu as le premier choix dans un type de classement comme ça, de, de, de poule comme ça, si t'as le premier choix, tu prends un goaler genre Carey Price, mais là, pas cette année, là, mais c'est ça qui rapporte le plus. Parce que ses victoires, plus des blanchages, il peut faire comme super, euh, super gros des points en même temps. Ouais, ouais, ouais. Puis ça monte même plus vite que des points d'une équipe. Puis si tu vas avec un gars comme Crosby cette année, c'est mon erreur, c'est mon premier choix. Ça m'a pris jusqu'au fight avant qu'il débloque. Ouais, ça peut être long. long ça. Euh, ça. Toi, Jerry, ton bord? Moi, je suis plate en tabarouette. Mais moi, c'est de moi une liste avec 5 joueurs par ronde. Coche un crochet. Tu n'as aucun trade dans ton année. Tu deals avec tes choix. Euh, pas fou. J'aime bien aussi... Nice. Moi j'aime les ligues de hockey simulées où est-ce que tu joues des jeux, tu fais tu, tu, tu gères ton équipe puis affronte les autres puis tu fais des, des transactions mais j'ai j'ai pas de ligue en ce moment parce que mon problème puis peut-être que si vous en connaissez euh, faites-moi signe. Moi je veux des ligues euh, des ligues qui sont pas euh, sur des stats simulées. Tu sais, euh, ah par rapport à qu ce qu'il a fait la saison précédente, le joueur va être évalué. Non, moi, je veux des ligues qui sont basées sur des performances NHL. J'ai assez d'apprendre et à suivre les stats des gars dans la vraie vie sans me donner une deuxième ligue à apprendre des stats de gars dans du virtuel. tu sais. Puis j'aime ça pouvoir prévoir c'est quel prospect qui va être bon ou non, faire des vrais choix repêchage euh, dans une ligue qui est basée sur la Ligue nationale. Donc, tu sais, un gars... Euh, peut-être peut être super bon, tu dis ouais il va, être, il va être dominant, mais son club va être vraiment mauvais, donc il va générer moins de points qu'un gars moins fort dans un meilleur club. Tu vois, vous voyez le genre? Fait, moi j'aime ça quand c'est basé NHL, euh, ce, ce genre de truc là. Ah bah c'est juste mieux selon moi. Ben c'est vraiment plus réaliste, ça fait que des fois tu vois ton club de, de Ligue Simulée qui fonctionne bien, qui s'enligne peut-être vers les séries, puis tu dis Ouais ben là j'ai peut-être besoin d'un push d'un gars intéressant. Mais, tu sais, je veux pas payer pour un gars qui est vraiment bon dans la Ligue nationale. Je préfère, lui, qui a une cote intéressante là puis qui va baisser éventuellement pour payer moins cher, tu sais, vu que la recote va être faite à l'entre-saison. Tu sais, il y, y a toutes ces, ces stratégies-là qui sont euh, intéressantes à, à, à mettre en branle. Là. Nice! Ouais. Euh, autre passe sa palette, le fois-là, sur euh, Twitter, at Maxime Lampoule, qui euh, nous écrit, et dit, « Question pour le prochain show, comment expliquez-vous que les équipes canadiennes sont toutes dans le trou actuellement? Je sais pas, mais... Euh... <rire> <rire> moi, moi j'ai des explications pour pas mal tout le monde. Okay? Ça donne mal. Hein? Ça <rire> donne mal. <rire> <rire> euh, ben, que, commençons là, par là, du pire au moins pire. Là. Toronto est en, euh, en train de tanker. Donc, ils veulent être mauvais. Edmonton est en train de compléter le processus de tankage. Donc, c'est correct qu'ils soient mauvais. C'est le but. Winnipeg sont dans le No Man's Land. Le No Man's Land, c'est euh, le, dans les, cou les coulisses.com qui euh, sortait cette expression-là. cest les fameux clubs là, qui se battent à tous les années pour essayer d'être bons, mais qui n'ont pas tous les éléments pour être bons. fait qu'une année, ça va fonctionner, puis une année, ça ne marchera pas. Genre le Canadien de Montréal. Ben, cette année, à cause d'une blessure à leur gardien de but numéro 1, ils sont ramassés dans le fin fond. Ça va marcher. Winnipeg est là. Calgary, même affaire. No Man's Land. Le Canadien de Montréal, même affaire, no man's land. Vancouver sont en décrépitude. Euh, les éléments, euh, entre autres, à l'attaque, les, les CEDIN sont en train de vieillir et ils devraient commencer un tancage. Tant qu'à moi, ce serait la situation parfaite de ne pas attendre d'être dans les bas-fonds euh, pour euh, commencer à entamer ce processus-là, d'être poigné pour le faire puis que ça prenne 10 ans. Raccourcis ça, comme les Leafs de Toronto, coupe dans le gras, coupe les éléments qui sont trop vieux puis en un ils clenchent euh, Toronto, dans trois ans, sont revenus. Là. Ça va avoir pris cinq ans puis ça va être une puissance de la Ligue nationale, tandis que Vancouver, dans cinq ans, risque d'être pas mal dans la même position s'ils décident de pas tanker. Ottawa... Là, ouais. Juste un Vancouver, je trouve tellement poche qu ce qui est arrivé, des mauvais moves. T'sais, on était à la finale de la Coupe Stanley, il même pas cinq ans. Là, il y avait deux goalers numéro un, ils ont échangé les ouais. deux. Oh, les, les deux étaient au match des étoiles cette année. C'est pas dégoulé. pour son Ils ont perdu Kessler, ils ont perdu des Christie de Top Gun. Pour vrai, là. ça fait deux Moi eux autres, j'ai changé les sédines, j'ai changé une coupe d'affaires pour... Verbata, on va être l'enchaîtré là. Euh, Calgary, même chose. Beau je pense. Ah. <rire> c'est probablement le, des, des équipes qui ont le, le, le, le moins de profondeur chez les prospects de la Ligue. Donc, celui qui est allé au championnat mondial là, faire un fou de lui et nous faire perdre. Euh, C'était pas Oxen, mais qui est, rentré, qui est, Boron, non, non. Non? est un ancien Non. C'est un Finlandais, mais il... Virtanen, il ça, Virtanen, oui, oui, oui. Oui, c'est ça, Jake Virtanen, euh, qui, qui est prospect pour Vancouver. Qui, qui, qui, qui était censé être le vétéran, puis c'est... Euh, Il est vraiment mal joué. Calgary, euh, même à No Man's Land, euh, club qui n'a pas tous les éléments. Blessure au gardien de but. Ils ont deux gardiens de but moyens. Puis les deux... Euh, t'sais, ils ont trois gardiens de but qui font du sens, mais les trois sont blessés en alternance cette saison-ci. Mais, beaucoup de jeunes à l'attaque, donc ça sera intéressant euh, de les suivre euh, éventuellement. Ottawa, ben ça, c'est... Ils ont pas voulu tanker l'an passé, ben qui paye la gang de salle Ils vont faire la même part cette année. Ah, hey, mais va... qu'est-ce que vous pensez de ça, Fanef? Ha <rire> ha! Je, je, je la comprends pas. Je comprends pour Toronto de dire, j'ai un contrat qui reste 4 ans, euh, je veux pas être pogné pour le payer, je veux pas être pogné pour le racheter, je l'échange. Ça, je comprends. Toronto, ça fait tellement du sens. Ils se ramassent avec trois contrats de gars qui se terminent euh, dans 2 ans, fait que c'est plus malléable, c'est parfait pour eux autres, ils vont pouvoir même rééchanger Cohen euh, cette saison-ci euh, contre un, un pick, ça va être parfait pour eux autres. Pour Ottawa, je ne comprends pas je pense qu'on va voir l'année prochaine fin C'est tout, j'ai pas d'autres. Je pense qu'il va être meilleur que, que cette année. Je <rire> pense que oui, man, pour vrai. J'ai un feeling que le gars va juste plus s'acclimater puis. L'Ontario d'un bout à l'autre, c'est pas mal pareil, là. <rire> ouais, non, non, je sais, mais je veux dire. C'est euh, long. C'est long, l'Ontario. Le le coaching puis tout. Ah, bon, peut-être, oui. peut mais pour vrai. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un bon move, surtout pour une team budget. Comme Carson a dit dans les médias. Ouais, c'est soit en tête là, oui. Tu sais, t'es pas bien avec le contrat, là. Tu sais, les autres gars, à la limite, tu les marchander, c'était plus facile de marchander trois gars moyens que un vraiment pas bon. là. Mais de ça, vraiment, il... il devait quelque chose. Mais, il aurait dû tanker l'an passé. <rire> <J 'aurais fait rire> il aurait fait un Ouais, peut-être, oui. C'est une dette. Mais ce de... un vieux trade, Toronto, New Jersey, qui s'est mal passé dans le temps ou ça euh... <rire> serait malade. Pis <rire> pilou, il avait trouvé un autre sud ou quelque chose. Je, je je dois, Mais il y aurait tout tanké l'an passé. Le Hamburger, qu'est-ce qu'il fait cette année? Rien pas tout. Le club est au même point. Euh, ont pas, euh, ils n'ont pas remonté un prospect qui avait euh, qui était euh, extraordinaire l'an passé. Ils sont fait sortir en cinq games par le Canadien de Montréal. Ils se exactement à la même place cette saison, sans perspective d'avenir intéressante. Don Medland, étiqueté, mes amis. Il aurait dû tranquille l'an passé quand il y en avait l'occasion. Trader les... Il y aurait pu trader là des éléments qui ont mis dans le trade euh, pour euh, Faneuf euh, cette année là l'an passé avait pas mal meilleure euh, valeur aurait pu échanger contre des pics puis ça aurait été pas mal plus payant aurait eu une chance pour Akel et euh, Mike David c'est un solide draft l'an passé puis ils ont manqué leur chance tant peu pour eux pis pour les autres puis c'est pas mal ça de l'explication pour les équipes canadiennes puis le Canadien de Montréal ben Price oui Mais c'est pas tout. Là. Il y a vraiment une refonte de l'attaque qui est due euh, chez le Canadien de Montréal. On, euh, je ne peux pas croire que tu bases une équipe sur Patcharity et Plekanec pour être tes leaders offensifs. Monon Plekanec, là. On oublie ouais. ça, là. Même si euh, il a la même face puis le même body qu'il y a dix ans, là, il, il rajeunit pas. Là. Papier Plekanec. Il y a des bonnes stats, là, mais je sais pas, je un peu tanné de le voir. Puis de toute façon, il y a l'air de voler des spots sur le top 6. Ben oui, Ben oui. Donc, euh, c'est pas mal ça pour les équipes canadiennes. Euh, on a. Euh, il y a pas de réponse finalement ben, on question. a des, des no man's land, puis on a des reconstructions, puis on a des clubs qui devraient reconstruire éventuellement au lieu de d'essayer de, de, de se battre dans le vide, là. C est, c est, mais c'est quand, quand même étrange que ça soit tous les clubs canadiens mais qui oui, sont on toute dernière position. Au Canada, tu t'as pas le droit de perdre, hein? Fait que c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. T'as pas le droit de repêcher de... haut oh, puis de, de, de, de vouloir être bon à long terme. Faut que tu essaies de. Faut que tu frappes la clôture là, là. Oh, deux à deux. Yay! Yeah! Bon, on va l'écouter à game euh, en, <rire> <rire> en direct, gag euh... Ça fait pas mal de pour le show d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, les auditeurs. Merci, Yann. Hey, ça fait plaisir. On te retrouve où sur l'internet là, mettons qu'on voudrait un ah, projet ben, là. Sur Twitter, je suis toujours facilement accessible, Yann of the Well. Et sinon, ben, je peux pluger mon autre podcast que je suis vraiment pas là souvent ces temps-ci, mais euh, j'ai quand même été, je suis apparu dans le dernier épisode. Euh, comme ça, en plein milieu du show. Je, <rire> je me suis intégré. Ça s'appelle On a Vous pouvez euh, soit aller euh, nous voir sur Facebook. Encore là, on est soit Twitter, Facebook euh, ou sur notre site onnapahonte.com ou euh, c'est .ca. Je me mélange toujours. Euh, tapez ça dans Google. Vous n'allez sûrement pas vous tromper. Non. C'est ça. C est, c est, on dé... Non, Si je si, si, si, tape ça dans Google, je vais arriver à la bonne place. Je ne pense pas que ouais, C'est « on a ponte, tout d'un bout. là. C'est O-N-N-A. Ouais, il n'y a pas d'apostrophe, là, moi. Ouais, ouais c'est ça, puis il y a deux N. Ouais, c'est compliqué, cette affaire-là. Ouais, euh... p Oui, c'est vrai, on a acheté le lien grâce à un généreux don. <rire> ah, c'est vraiment cool. <rire> o n tu te trompes pas. Yes! Uh, Jerry, ton bord! Euh, De mon bord, dans le fond, euh, sur le podcast, les qui sont parmi nous, qui devraient revenir euh, un jour... J'ai en fait, arrêté d'avoir de, je... de l'espoir. ouais je sais, on est rentré dans les légendes euh, présentement. Ça de là que vous êtes euh... tranquille et vous allez revenir avec des meilleurs gars plus tard. Oui, on, <rire> on va faire ça. Ouais. <rire> Justement, euh, sur notre nouveau logo, vous voyez trois nouveaux prospects. Oui, c'est pas... ah ouais, ça, exactement. <rire> euh, sinon, euh, sur euh, Twitter, Godbout25, euh, et euh, sur Facebook, Là, si vous voulez jaser de hockey, euh, on est foutre la malle sur des, pour, des, des posts de, de hockey. Moi, ça me dérange pas, ça va être le <rire> fun. Même en de mon bar, euh, je vais gagner sur Facebook « at euh, gangji underscore b » donc euh, c'est « j » Petit bord en dessous, B, là, comme un tradition, Angé, puis Benoît, tu vois, genre. Euh, sinon, euh, autre podcast, réalité augmentée, techno, jeux vidéo, films. Euh, on a lancé des genres de simili auditions pour rajouter du staff sur le show, parce que nous autres, on veut, on veut pouvoir continuer à vous offrir un show par semaine, puis d'être régulier, tu sais, comme, comme, on n'a pas honte, mais pas comme les gars qui sont parmi nous, là. Comme <rire> les <rire> oh, autres, on a, c'est pas. Euh... Bon, non, je n'ai rien à dire. Tu pas d'excuses. <rire> tu pas d'excuse. Puis c'est pas parce qu'il y a une nouvelle naissance dans le trio que ça explique quoi que ce soit. Check Yann et d'être autres. L'affaire, c'est que moi, je suis pas d'accord avec le fait d'en avoir un chaque semaine, mais il y a William qui décide de lancer ça sur le cinquantième, live, <rire> Puis finalement, on respecte pas ça. Ouais <rire> non, hein? Mais vous êtes mais bon. seulement à deux, hein, vous autres? Non, on est trois, Euh, trois ouais c'est ouais, tough fait... hein, de trouver un horaire pour s'acclimater tu sais hein puis d'être tout le monde en même temps t'sais. une fois par mois tu sais ou deux semaines non non non une fois de temps en temps c'est correct c'est correct les boys ils ont besoin de règle ça va se replacer, euh, je vous avertis ah ouais ok j'adore ouais ça Donc, euh, sinon, ben pour euh, hors-jeu, euh, vous euh, nous retrouvez sur iTunes. Laissez-nous des étoiles, des commentaires. Euh, vous euh, pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux hors -jeu -podcast, sur euh, Twitter, Facebook, hors-jeu-podcast, même chose. Euh, Cherchez-nous, vous allez nous trouver facilement. Euh, nous avons aussi notre site Internet euh, qui, euh, en fait, euh, euh, sert de dépôt à l'émission et de place où est-ce que je... Je lance des idées là, de, de comment faire le hockey autrement. Euh, Horsjeupodcast.wordpress.com, c'est notre site web. Avec la POC, notre blog. Voilà qui fait le tour pour l'émission. Merci d'avoir été du rendez-vous, les auditeurs. Merci Yann, merci Jerry. Merci Jubé, merci Yann. Ben, merci. Ben, merci à vous deux. Ouais, merci à moi-même pour cette animation de bien de maître, comme d'habitude. Et euh, je vous dis à la prochaine fois pour <rire> un autre podcast de hors -jeu sur le Canadien de Montréal et tout ce qui se passe dans la Ligue nationale. Bye. Ciao. Bye. ciao. Bye.